Qui représente certains des styles de musique associés, regroupés sous la grande bannière rock classique. On va entendre du hard rock, du rock progressif, du rock québécois, du jazz rock, ainsi que, comme d'habitude, un peu de métal vers la fin. On va entendre des artistes, des groupes comme Kiss, les Rolling Stones,、euh, Pagliaro, Aerosmith, Jethro t u l l Dream Theater, Spiritual Beggars et Orange Goblin. J'aurai trois nouveautés à vous présenter soit les nouveaux albums de Joe Walsh et Rush, ainsi que celui d'un tout nouveau.、Euh, Trio américain du nom de Royal Thunder qui vient de sortir、euh, leur premier disque intitulé 106 en chiffre romain, donc euh, CBI. Euh, en plus de tout ça, je vais vous présenter une formation d e r e i l e e p r e s s i v e et jazz fusion italienne obscure qui a fait son apparition dans les années 70 du nom de Arti et Mistieri. Et plus particulièrement, leur premier disque paru en 1974, intitulé Tilt. Et je vais vous faire tourner une face complète d'un album v é n é t e classique paru il y a 35 ans cette année. Très bon disque de rock progressif, soit Going for the One d e Yes. On va débuter ce petit 3 pour 1 dans environ une heure, puisque bien sûr, d'ici là, Simon Pitty B se joindra à nous pour vous présenter les éphémérides du rock. Donc, encore une fois, une émission qui devrait plaire aux vrais amateurs de vrai rock. Question de débuter en force et de se mettre tout de suite dans le bain pour les éphémérides. On va débuter avec un des artistes les plus importants des débuts du rock'n'roll dans les années 50. Un homme dont on aime bien parler dans les éphémérides. Jerry Lee Lewis avec un de ses très grands classiques Great Balls of Fire. Vous êtes sur les ondes de la Radio Campus, la station des mélomanes. ラァンのフ e ンのファンのファンのファンのファン r ファ r のファンのファンの o ァンのファ i の i ァンのフ e s のファン o u ァンのファ e のファン It's just great balls of fire. Kisses e baby.、Mm, feels good. Hold、oh, me, baby. Well, i want t o l o v e you, l i k e I love the shit.、Well, you're fine. So kind. I should tell this world that you mind, mind, mind, m i n h I teach my nails and I twitch all my thumb. I'm real n e r v o u s but it's u r e ill fun. Come on, baby. It wow, it's, crazy. Crazy. it's just like balls、it's、of fire! fire. It feels good. h o l d me, baby. Well, I love to love you like a l o v e r should. You're fine. So kind. Got t o t e l l t h i s w o r l d t h at you. m i Try, try, try, t r t You're like a quid on my tongue.、Oh. Nice. Well, that's a f u n d y show is fun. Come on, baby. Round, Round the c r a z e s Let Mr. r a n g e i s s t r a t balls、straight. of fire. Jerry Lee Lewis, Great Balls of Fire. C'est un de ces immenses classiques c e s t p a r é s en 45 tours et en 78 tours simultanément à l'époque, en 1958. Ça allait pas très bien, il y a, il y a 58 ans, 54 ans plutôt s pour Jerry Lee Lewis. Effectivement, en fait, il perd de plus en plus de popularité. Il doit même annuler un concert à New York pour les ventes médiocres de ses billets. On était en plein dans cette période-là il venait de marier sa cousine ça avait passé un peu inaperçu aux États-Unis, mais、oui. en Angleterre, ça avait fait scandale. Étercuté par Les a s u、euh, i t comme on voir. peut le e l Américains ont, ont réveillé, les, les Andés plutôt ont réveillé les Américains. Exactement. <rire> Donc, l'artisan de son propre malheur, c j e r l y D. Lewis. Vous avez reconnu sa voix, bien sûr. Il s'agit bel et bien de M. Simon f i t z b y l'authentique, véritable historien de s e s fous, puisque c'est maintenant l'heure de passer à ceci Les éphémérides. Au son de ce Big Bang initial, que nous faisons un retour sur la fantastique, fabuleuse histoire du rock. Dis-moi, Simon, qu'est-ce qui s'est passé dans l'histoire dans la semaine du 11 au 17 juin? Ben, comme à l'habitude, une semaine des plus intéressantes. et On débute, on, on continue en fait cette journée du 11 juin, puisqu'après Jerry Lee Lewis, c'est en 1966 qu'une frénésie médiatique annonce la mort de Roger Daltry, e chanteur des Who. Qu'est-ce qu'il y avait?、Euh... J'ai aucune idée de, de savoir pourquoi. Il faudrait、ouais. faire une recherche là-dessus. Qu'est-ce qui a motivé que cette rumeur? Oui, ça, ça devait se retrouver, en fait, dans certains journaux musicaux de l'époque. Il、euh, faut dire que les Who étaient、euh, les groupes préférés des mods. e Peut-être qu'on pensait, justement, qu'il y avait u n e intercation avec des rockers,、ouais. quelque chose du genre.、Euh, et donc, avant Paul McCartney, il y a eu Roger Daltrey, un、mm -hmm. de ceux qu'on croyait que l s L'argument voulait que ce soit en 66 aussi hein, que Paul, Paul McCartney é t a i t décédé. Oui, effectivement, pendant l'enregistrement de Sgt. Pepper, c'est à peu près à cette période-ci,、euh, <rire> bon, un petit peu avant.、Euh, oui, effectivement, ça a été.、Oui. Euh, ah, en fait, ce serait après, puisque les Beatles ont、après. cessé de tourner le dernier spectacle, c é t t au Candlestick Park, c'était à l'été 66. C'est、euh, après ça,、euh, c'est、oui. entre、euh, l'automne et l'hiver,、oui. mm. <rire> En 67.、Euh, mais oui, donc voilà,、euh, Roger d a l t r y qui pourtant est toujours、euh, oui. très bien vivant, et lui qui espérait mourir. Mourir avant de vieillir, ben, on peut dire que c'est.、Euh... Oui, C'était plus Pete t o w n s h e n d c'était les mots de Pete t o w n s h e n d o u i i e e e e f f c t v m n t D'ailleurs, on l a chale avec ça depuis、euh, 15-50 ans. <rire> et d'ailleurs, j'ai regardé,、euh, je ne sais pas si, si tu as, as eu la chance de voir ça, Télé-Québec, dimanche oui. dernier, oui, oui, oui, le reportage、oui. sur justement les g r a n d s du rock,、mm -hmm. euh, documentaire, et、euh, je ne me rappelle plus c'était qui qui disait qu'il、euh, espérait mourir avant de vieillir, mais une c chance. c é t a i t Pete t o w n s h e n d C'est lui qui disait ça. Il s e m b e que、oui. a、ouais. ah, e je... Non, c était, c était, je pense que c'était un musicien、euh, de métal, en fait, qui, qui, qui, qui parlait de ça. Il faudrait vérifier. Oui.、Ouais, je l'ai vu, c'était dimanche dernier. Une mais... chance qu'il n'ait、ouais. pas mort.、Ah ouais. D'ailleurs, très bonne série、euh, qui, qui, qui va continuer jusqu'au mois de juillet,、mm -hmm. pratiquement jusqu'au mois d'août. Donc,、euh, qui va passer toutes les décennies ouais, du rock. La, la BBC. On est omis les Beatles, mais bon, ça, c'est.、Euh, c'est juste dommage. <rire> bon, écoute, il y a quand même l'anthologie.、Ouais, ouais, ouais, oui, oui, c'est ça, l'anthologie, <rire> c'est assez substantiel. Oui, oui. Euh, donc, on passe maintenant en <rire> <à> 1967. m a r k Boland, qui. Euh i l publiait une, une annonce dans le Middle E-Maker à la recherche de musiciens. À la recherche de musiciens, exactement. Ça allait、euh, par la suite former Tyrannosaurus Rex et T-Rex、ouais. par la suite.、Et、ça n'a、ouais. pas très marché au début parce qu'il s'en est trouvé juste ouais, ça. Oui, juste ça, effectivement. T-Rex, <rire> c'est un duo. C'est un duo folk.、Euh, <rire> un duo folk assez particulier hein, qui,、euh, qui, comparativement à ce que T-Rex est devenu, c'est、mm -hmm. pratiquement le, le, le jour et la nuit. Ah、oh, oui, absolument.、Euh, ça n'a aucun、euh, rapport, les deux, là.、Ça. Et、euh, moi, je te dirais que personnellement, j'ai beaucoup de difficultés avec euh, euh, Tyrannosaurus Rex. Euh, euh, Mike Bolin, il chantait incroyablement mal. Oui, C'est pratiquement il exprès. Ah, c'est affreux. C'est inaudible, je trouve. Oui, c'est <rire> vraiment quelque chose de particulier. Il y a deux ou trois pièces, je trouve, qui valent la peine, mais c'est vraiment. Donc, c'est pour les, les, les, les, les, les, ceux, les gens qui ont du fun à écouter du psychédélique, en fait, des fans de psychédélique, ouais, mais encore moins. Oui, moins de, je dirais, Peace and Love,、ouais, l'EP.、Euh, ouais. euh, parce que moi, je me rappelle, j'étais avec ma blonde, là, une belle journée d'été comme ça, et puis、euh, on écoutait les deux premiers albums de, de, de T-Rex,、mm -hmm. en duo, et puis.、Euh, Trouver ça insupportable, <rire> vraiment insupportable. C est, c est, c est... Pour un album au complet, ouais,、si oh. que, ça, ça、mm. peut être assez, assez dur sur les oreilles.、Mm. Donc, également en 1968, cette fois-ci, les studios Olympics de Londres qui brûlent alors que les Rolling Stones enregistrent Beggar's Banquet. Ça pétait <rire> la table, justement, un des très grands albums des Rolling Stones. Donc,、euh, ça devait être assez vaste, ces studios-là. Il y en avait une partie qui est dans l'air de brûler. Oui, effectivement. <rire> donc, <rire> plusieurs studios, il y en avait qui brûlait.、Euh, mais je pense plus que c'était pendant la période d'enregistrement、mm -hmm. de, de, de, de, de l'album. En 1 9 6 9 Aussi à cette époque-là, Jean-Luc Godard avait、euh, filmé r i n g t o n e a enregistré、euh, ce disque-là. Mais en fait, plus spécifiquement, la pièce Sympathy for the Devil.、Mm -hmm, il y en a fait un film qui s'appelle、ouais. Sympathy for the Devil. v r a i m e n t pas bon. hein? <rire> faut, ah, j'ai pas regardé le s t u d i Faut pas faut... regarder pas ça,、ah, ça. c'est vraiment inintéressant,、ah. ça, sans intérêt.、Mm. Ah, ben c'est dommage. Par la suite, en 1969, les Beatles sont au numéro 1 du palmarès britannique avec The Ballad of John and Yoko, pièce、mm -hmm. que、euh, John Lennon et Paul McCartney ont enregistrée seule. Oui, oui.、Euh, Est-ce qu'il était dans le studio d a b b e Road? Parce qu'il me semble, dans l'histoire, il était pas là,、oui. il était ailleurs. Oui, il me semble que oui. C'est possible, c'est bien possible.、Euh, c'est Paul qui était à la batterie、ouais. euh, et、uh, John,、euh, en tout cas. Les、Avec、deux une... ont fait tous les instruments.、Là. Avec、ouais. une très belle ligne de base, d'ailleurs,、mm -hmm. cette pièce-là. C'est une des pièces où Paul McCartney ressort le plus, justement,、mm -hmm. en tant que bassiste. Qui, pièce qui racontait, bien sûr, les mésaventures de John et Yoko suite à leur mariage et à leur vie publique, là,、mm -hmm. comment que ça pouvait être assez, assez rock'n'roll,、ouais, si、difficile. on veut.、Ouais. En 1969, également, la même journée, c'est David Bowie qui lance son tout premier,、euh, non pas son premier album, qui a dit Je mets l'album Space Oddity, c'était、mm -hmm. son second.、Euh, oui, mais en fait, il a, il a fait beaucoup d'enregistrements、ouais. euh, dans les années 60. Oui,、euh, c'est ça. On a réuni ça sur un, sur un album、euh, qui s'appelle tout simplement David Bowie、euh, et qui. Pas très bon. Non, c'est ça. Il y, a, il y a des trucs qui sont,、euh, sont plus ou moins.、Euh, en fait, il n'avait pas encore trouvé、mm. son espace d'ailleurs où Space o d y s t y l'a aidé, mais c'est plus par la suite aussi qu'il s'est mieux défini、euh, dans ce qu'allait l devenir le Glam. En 1976, cette fois-ci, c'est ACDC qui donne son premier concert en Écosse, d'où plusieurs membres du groupe sont originaires. Oui, ils ont grandi pour.、Euh, en fait, ils ont tous grandi en Australie. C'est ça. Ils ont euh, déménagé euh, en jeune âge, un jeune、ça. âge en Australie. C'est à l'époque de la colonisation、mm -hmm. en fait, de l'Australie l a la famille l Young et b o n s c o t t aussi. Oui. Il me semble que Cliff Williams、ça. aussi, le bassiste, vient de, de, de, est, est écossais, il me semble. Oui, il me semble que oui.、Ouais. Et il, en fait, ils i d e n t i f i e en tant q u a u s t r a l i e n mais、euh, au, au, à leur début, c'était plus considéré comme des Écossais, là, vraiment,、mm -hmm. à cause、mm -hmm. euh, de leur、euh, passé, de leur famille également. Donc, il y a une g r a n d e influence、euh, là-dessus. qui nous amène à la journée du 12 juin, courte journée qui、euh, ne compte que trois éphémérides. On débute en 1967.、Wow, c'est rare. Oui, <rire> c'est très rare, effectivement. Euh, en 1965, C'est、oui, il t est annoncé que les Beatles seront faits membres de l'Empire britannique、euh, à l'honneur de l'anniversaire de Sa Majesté, la Reine Elisabeth II. Ils、euh, euh, ont été les premiers、euh, non-militaires, les premiers civils à être euh, nommés euh, donc MBE.、Euh, Et、euh, ça, a, ça a offusqué, en fait, beaucoup de gens qui avaient reçu la médaille.、Mm -hmm. Je pense qu'il y a eu beaucoup de, de, de vétérans qui, ont, qui retourné. ont retourné、oui. leur médaille. i、oui. l é t a i、euh, t o f f u s q u é Et ça a été un peu l'ouverture, justement, de, de, de, de tous ces, ces, ces, ces, ces stars de la pop, du rock, l e s chanteurs qui, qui sont devenus à la fois donc membres de, de, de l'Empire britannique, par la suite sont devenus chevaliers. Paul McCartney, Mick Jagger, Elton John. Euh, je dois en manquer quelques-uns. Les, les membres de Queen. Euh, euh, les, ça, Brian ça se pouvait, ouais, ça serait bien, bien, bien possible, ça. m a Il s i、euh, n'y en a pas tant que ça.、Hein? Non, mais ça. Ça commence. Peut-être qu'il y en aura d'autres éventuellement.、Mm -hmm. On sait que Ringo Starr veut rien savoir là, parce、mm -hmm. qu'il avait dit qu'il avait fallu qu'elle fasse en même temps que Paul McCartney. Quand、ouais. elle ne l'a pas fait, mais tant pis. Euh, mais euh, ça, il risque d'en avoir d'autres dans les prochaines années. Peut-être lorsqu'il y aura également un changement de garde du côté de Buckingham Palace pour ne pas、mm -hmm. faire de jeu de mots. On aura peut-être d'autres artistes également et d'autres.、Euh, Travailleurs à l'extérieur du militaire qui vont être nommés chevaliers, etc., recevoir des, des, des médailles, puisque ça semble s'en aller vers ça. Les Beatles ont ouvert la porte, en fait, à tout ça en 1965. Par la suite, en 1977, eh bien, c'est Fleetwood Mac qui est au sommet du palmarès avec Dreams. Oui, pièce de Christine m c v i e Ah, donc, j'ignore, en fait, cette pièce-là. Trop longtemps, j'ai vu Fleetwood Mac,、ouais. <rire> C'est ce que je pensais. Et、euh, nous terminons、euh, donc le 12 juin, journée d'annonce en fait, puisqu'en 2005, Pink Floyd annonce qu'ils joueront avec Roger Waters dans le cadre du méga concert Live 8. C'est le 2 juillet à Londres et il s'agit du premier concert de la formation classique de Pink Floyd depuis la tournée de promotion de The Wall en 1981. Euh, et euh, même d'ailleurs, je me demande, parce que Richard Wright n'était pas avec la formation lorsqu'on i l s t fait le concert oui, oui, de The、oui. World. Il était là, oui, okay, oui, mais en tant que musicien oui. invité, parce qu'il n'était plus. i il ne faisait plus partie du groupe. Il était salarié. D'ailleurs, on dit que c'est le seul qui a. Fait de l'argent、euh, pendant <rire> cette tournée parce qu'il était salarié, alors que les autres en ont perdu de l'argent. <rire> c'est vrai, c'est très vrai, ça. C'est incroyable. Donc, Roger Waters, qui d'ailleurs sera、euh, à Québec pour、euh, donner son concert de Wall、euh, au mois de juillet, je crois, au mois d'août.、Euh, et également. Oui, il va être à Montréal Centre avant ça, là, au c e n t r e b e l l Oui, oui.、Ouais. Ça risque d'être meilleur à l'intérieur, selon moi. Bon, en tout cas, moi, j'avais été très épaté、euh, de son spectacle au, au Centre b e l l、mm -hmm. euh, C'était vraiment un spectacle. Je, je l'ai dit précédemment c'est le spectacle le plus visuel que j'ai、ouais. jamais vu. Pas le meilleur, mais le plus visuel. C'est de loin, c'est impossible d'avoir quelque chose de plus visuel que The Wall. Ça, ça, ça, ça se peut pas. <rire> ça a été créé pour être vu.、Justement. Mais pour en revenir à ce fameux événement du Live Aid, c'était vraiment exceptionnel et、ouais. surprenant parce que quand on sait à quel point là, Roger Waters et les trois autres se détestaient, là, ce sont,、euh, chicanes, là, ils se sont, c'est méchante chienne qu'ils ont eue à la fin des années 80,、Exactement. et pendant les années 90, qu'ils soient revenus ensemble pour un concert, c'était miraculeux et ça s'était super bien passé. On voyait que Roger Waters avait beaucoup de Plaisir à être là sur la scène、euh, devant les gens avec Pink Floyd. Euh, donc,、euh, c'est dommage, c'est le dernier spectacle qu'ils auront fait puisque ben, Richard, Richard Wright, Wright est justement décédé, décédé par la suite. Il y a quelque chose d'assez、euh, incroyable là-dedans aussi. C'est selon la légende, selon le folklore qui s'est bâti autour de ça.、Euh, Roger Waters ne voulait pas revenir avec Pink Floyd tout de suite après ce concert-là, alors que David g i l m o u r lui, aurait été intéressé à faire une tournée. Euh, et ça s'est complètement viré de bord en 2006-2007.、Euh, là, c'était David Gilmour qui ne voulait plus rien savoir. Il venait de lancer son album On an Island, partant tourner lui-même. Et Roger Waters, qui redevenait nostalgique, a commencé d'ailleurs ses tournées、euh, Dark Side of the Moon tout d'abord、mm -hmm. et The Wall par la suite. Et o u i il, il aurait aimé peut-être revenir avec les membres de Pink Floyd, ça, ça, ça, ça, ça s'est vu dans. Moi, je lisais beaucoup、euh, le r o l l i n g s t o n e Magazine et Guitar World à l'époque,、mm -hmm. il y avait des articles là-dessus tout le temps、euh, où on parlait de ça d'ailleurs. Et、euh, paraît il paraît qu'il y aurait eu une offre de 300 millions par membre pour faire une tournée. Donc, une méga tournée parce、wow. qu'il aurait fallu rentrer dans l'argent. La, <rire> <dans l> <rire>、euh, mais euh, donc, on, a, on leur avait vraiment offert beaucoup, beaucoup,、mm -hmm. beaucoup d'argent pour faire une tournée retour, chose qui a été refusée. Ouais, euh, écoute, David g i l m o u r ce n'est pas l'argent qui le motive. Non, non, parce non, ça fait ça. des années qu'il donne des fortunes là, à, à des œuvres c h、euh, euh, a g u i table. s Et euh, aussi,、euh, d'ailleurs, il y a une vidéo、euh, qu'on peut retrouver sur YouTube où on peut voir Roger Waters qui se prépare. Euh, pour son, son concert,、euh, sa, sa tournée Dark Side of the Moon,、euh, dans un genre de gros hangar, en fait, fait pour préparer les concerts, les tournées des gros groupes. Et dans le hangar d'à côté, c'est David g i l m o u r avec Richard Wright qui sont en train de préparer、euh, leur tournée、euh, de On an Island. Et donc, on voit les deux qui se、ah, rencontrent、ouais. entre les deux hangars, font juste se serrer à la main, dire ça va bien, oui, et qui repartent. On d i r a i t qu'ils sont, sont repartis sur des querelles、euh, mm -hmm. d'auparavant. C'est dommage.、Ouais. On va aller écouter une pièce que, écoute, je ne fais jamais, jamais, jamais jouer cette pièce-là. Ça, ça, ça fait des années que je n'ai pas fait tourner ce morceau-là, mais c'est un des morceaux qu'ils ont interprétés justement lors du concert du Live Aid. Tout le monde connaît ça. Oh! <rire> oui, Money, évidemment. Vous êtes sur les ondes de la seule station à diffuser du vrai rock à Trois-Rivières. C'est fou! 89.1 FM. Musique、mm -hmm. Zappa avec Cosmic Debris, ça, ça nous vient de son album Très bon disque, Apostrophe, qui est paru en 1974. On va en reparler dans un moment de Frank Zappa.、Euh C'est un de ses premiers albums aussi sans les Mothers, hein, ouais, qui, euh, euh, avec qui il était euh, particulièrement euh, connu. Ça a été un de ses albums qui a porté p beaucoup de succès aussi. Oui, oui en fait,、euh, il a même gagné un Grammy avec、euh, cet album-là. Oui, album effectivement. effectivement. <rire> Spécial. Parce que ce n'est pas un album évident. Non, non, non,、euh, pas pas vraiment、tout. pas.、Euh, juste avant ça, on a entendu Pink Floyd avec un、oui, immense classique,、euh, Money. Euh,、mm -hmm. C'est tiré de la b o n Dark Side of the Moon, ai-je besoin de le dire? C'est une pièce qui est quand même particulière. C'est une pièce avec une signature, j'ai des difficultés à traduire ça en français, Time Signature. Le, le, le, le tempo. Oui, c'est、euh, ça. Euh, le, le tempo est particulier puisque、euh, c'est en 7-4 et en 4-4.、Ouais, c'est en 7-4 et ça se transforme en 4-4. Assez, euh, assez ça, c'est, euh, ça, c'est spécial. La signature est en. Dans, dans le fond, c'est la majorité de la pièce est en 4-4. Et,、euh, lorsque le solo de saxophone, là, il l e n r e g i s t r e en 7-4. Non, non, c'est le contraire. La pièce est en 7-4 et c'est,、euh, c'est, c'est, c'est après qu'on qu tombe. Le, le solo de sax est en 4-4, oui. Oui, effectivement, oui. je viens de le compter, là, avec mon <rire> doigt. Je... Oui, c'est vrai. La pièce、oui. est en 7-4, mais le, le, saxophoniste, en fait, disait qu'il n'était pas capable d'enregistrer de, sur un 7-4, de faire,、euh, parce que c'était pas un. Un grand saxophoniste de jazz, en fait.、Euh, le type, le, le, son nom m'échappe, mais c'était un mafieux, l o c a l d i c k Perry? Ouais, c'était. Je, je pense、euh, que c'est lui qui était sur la tournée、euh, Division Bell,、hein? Possible. Il me semble, il me semble que fait, oui. possible, mais David g i l m o r disait qu'à l'époque, c'était un genre de petit mafieux、ah, ouais. euh, de, de, de, de Londres et qui, dans le fond, c'est ça, c'est qu'il. Il, il, ça, il pour... était disponible et puis. C'est ça, il était disponible pour jouer. Il n'était pas si mal, alors.、Euh, puis, c'est un bon solo. Un très bon solo, ouais. effectivement. Oui,、ouais, tout à fait. Euh, donc, on n'a pas vu ça souvent, hein, des, des pièces, des succès comme ça en 7-4. C'est très, très, très, très rare. Exact.、Ah, parce que la majorité des pièces sont en, toutes、ah, en 4-4.、Ah, oui. Vous êtes à l'émission Rock Classique en compagnie de Simon Fitzbé et Alain Lefebvre. Émission entièrement consacrée aux racines du rock et à l'évolution du rock à travers le temps. Là, on en est rendu aux éphémérides du 13 juin. Exactement. Et nous débutons en 1958 avec Frank Zappa, justement, qui termine ses études en graduant du Antelope Valley High à Lancaster, en Californie.、Mm -hmm. euh, donc, ça a été,、euh, plusieurs gens. En fait, la légende urbaine voulait que Frank Zappa n'avait pas fini ses études. Bien, non. Il avait terminé. C'est plutôt Captain d e y f i r e qui avait lâché、euh, l'école. e、euh, t Zappa lui avait persisté、euh, en jouant, je, je pense qu'il jouait dans le band, là, dans, dans l'orchestre de l'école, comme batteur, quelque chose du genre. Euh, il a fini avec quand même des bonnes notes, mais il a décidé de ne pas aller plus loin par la suite. Oui, c'est ça. Là, on a, on a un exemple, parfait exemple, d'un homme、euh, supérieurement intelligent, e x t r ê m e m e n intelligent, Frank、mmh. Zappa, et、euh, extrêmement aussi cultivé,、euh, qui n'a pourtant pas été、euh, plus loin que le high school. Exactement. C'est très malheureux, mais en fait, ça a fait de lui、euh, les bonnes s notes. Oui, p a r e x c e l l e n c e Il a quand même, il n'a pas perdu son temps.、Hein? Non. <rire> Non, déjà il commençait à travailler sur des, des gizmos électroniques et construire son, un studio et、euh, expérimenter avec la musique. a l l e t faire des films également. Oui,、ouais. ça, ça, ça a fait un être exceptionnel. Exact. Par la suite, en 1963,、eh、bien, nous avons la naissance de Robbie Merrill, bassiste du groupe Godsmack.、Ouais. C'est 49 ans. Groupe、mm. de pop-rock. Oui, bien s C'est pas tant du vrai metal, Godsmack. Non, non, non, vraiment pas.、Euh, disons que c'est une bonne coche au-dessus de Nickelback,、ouais. mais c'est pas fameux non plus. Non, ça reste un peu, dans le, dans, c est, c est un peu le même public, mais justement un peu plus hardcore, si on veut, que Nickelback. Oui. C'est ce plus proche du métal, disons,、ouais. que, que, que Nickelback. C'est à <rire> peu près ce qu'il y a de pire, là, sérieusement. Là. Exactement. Nous avons également en 1970, la naissance de Rivers Cuomo, bien sûr, chanteur de Weezer, qui célèbre ses 42 ans cette semaine. Weezer qui.、Euh, Est-ce qu'ils sont en pause, quelque chose, genre, ils font plus grand chose? Il me semble que ça fait un bout de temps qu'ils n'ont pas sorti d'album.、Ouais. Le dernier, comment ça s'appelait? Jared, c'est comment ça s a p p e l c h é Ah, j'allais dire a r l y Oui, Early. C'est avec、euh, <rire> le visage en plus du type、ouais. euh, qui jouait dans. Dans Lost,、euh, le, le personnage ouais, riche de w e e z e Oui, c'est la、même. télé-réalité, oui.、Ouais. Euh, euh, euh, donc, ça date de、euh, au moins un an, m a i e si c'est pas deux, il me semble que c'est u s deux ans. Oui, oui, effectivement. Et d'ailleurs, il y avait eu une pétition en ligne hein, pour que Weezer se sépare parce que <rire>、oui. euh, le, le, le type qui a v a i t parti la, la, la, la pétition, en fait, essayait de ramasser également de l'argent pour donner une somme X au groupe pour qu'il décide de séparer, vraiment, de ne plus faire d'album parce que ça avait perdu en qualité avec les autres. Tu trouvais que le, le, la, la production、euh, périclitait. Oui,、euh, ben, Weezer, en fait, ça. Un groupe commence à prendre de l'âge aussi,、mm -hmm. euh, textuellement, mais également、euh, au niveau du son. Donc,、euh, peut-être que des projets solos seraient plus intéressants par la suite. Nous avons également en 1972 le décès de Clyde McFatter, premier chanteur des Drifters. Il est décédé à 39 ans. Il avait des problèmes de cœur, c'est-à-dire que n sûr, à sa consommation élevée d'alcool. On en a parlé la semaine dernière a e c l y d e McFatter, qui fait l'objet、euh, d'une édition.、Euh, Un timbre, il est、mm -hmm. devenu、euh, un timbre s a u v oui, exactement. Et souvent, c e drôle parce que、euh, c'était une série de, de, de timbres consacrés à des pionniers, des légendes du rock'n'roll、euh, comme Elvis,、euh, etc. Et Clyde、euh, m c f a t t e r en faisait partie. Et pourtant, Clyde m c f a t t e r c'est vraiment, mais vraiment pas rock. <rires> Nous avons également, et pour terminer cette journée du 13 Courte j o u r n é e courte、ouais. journée, effectivement, nous avons en 1986 le décès de Benny Goodman, leader de Big Bend, les morts d'une crise cardiaque à l'âge respectable, quand même de 77 ans. Influencé beaucoup de pionniers、euh, du r o c k o r d Oui, vraiment. Il a été、euh, d'ailleurs le premier、euh, leader de、euh, Big Band à,、euh, à incorporer des musiciens blancs, des musiciens noirs, pratiquement.、Euh, i l é t a i t égaux, i l é t a i t tous、mm -hmm. égaux et il essayait d'avoir vraiment du 50-50 même、euh, pendant sa carrière, ce qui est très, très honorable、euh, venant, de, venant de sa part. Et nous débutons cette journée du 14 juin, cette fois-ci en 1943, avec la naissance de Muff Winwood, bassiste du Spencer David Group. Davis. Davis, oui. Que dis-je? J'ai même écrit sur ma feuille. <rire> Uh, Spencer Davis, qui est surtout connu、uh, à cause de, de leur chanteur et organiste,、mm -hmm. Steve Winwood. Oui, hein, le、euh, frère de moi, f r è r Les autres, autres oui, c'est ça, les autres、euh, sont assez anonymes.、Hein? Oui, oui, effectivement, <rire> c'est parce que c'est ceux aussi qui ont eu les carrières les plus. En fait, ben, Steve Winwood, il a eu une carrière assez incroyable par la suite. Donc, ce qui a amené à, à faire connaître le Spencer Davis Group, mais、euh, c'est ça, les autres, groupes, les autres membres, en fait, n'ont pas connu la carrière alors, que、non. Steve a eue. you <laughs> En 1945, nous avons la naissance de Rod Argent, claviniste des Zombies,、euh, dont on attend encore et toujours、euh, un nouvel album, en fait.、Oui. Euh, C'est aussi le membre le plus en vue des, des、oh, Zombies. C'est un peu à l'instar de Steve Winwood pour、oui. le Spencer Davis Group. Exactement. m a Il s i a connu aussi une, une carrière、euh, sensible, ben, non pas pareille à celle de Steve Winwood, qui, qui, qui joue dans plusieurs groupes et tout, mais Rod Argent, avec sa formation Argent,、oui. a eu quelques succès.、Oh, oui, et, ça、euh, ça, ça fait q a n d m ê m bien m a r c h e au début.、Oh. De En 1970.、Oui, exactement.、Euh, en 1949, cette fois-ci, c'est la naissance d a l l e n White, batteur pour le Plastic Ono Band, ainsi que, yes, bien ben, sûr,、oui, euh, oui. c'est vrai, c'est 63 ans donc, cette semaine. Et, et c'était lui, d'ailleurs, qui jouait. Euh, ça a été le premier batteur du Plastic Unoban lorsqu'ils ont fait leur concert à Toronto. Il était、oui. avec, le, avec le groupe. c'est lui aussi sur Instant Karma. Ouais, exactement. Oui, exactement.、Euh, euh, la partition、euh, de batterie d'ailleurs assez、euh, remarquable、ouais, sur Instant、ouais. Karma.、Ah, c'est un, un très bon batteur,、mm -hmm. White.、Euh, oui. Sous-estimé malheureusement par plusieurs parce qu'il n'a jamais été comme membre fondateur de quelque chose. Là,、mm -hmm. Il n'a pas fondé Yes, mais.、Mm -hmm. euh, l prenait la place de Bill Bruford, qui était quand même、euh, quelqu'un qui est très bien coté.、Oh, oui, c'est、mm -hmm. un très bon batteur. Et White, d'ailleurs, est toujours avec y v e p u i l a été plus, pas mal plus longtemps que Bill Proofer.、Mm -hmm. oh oui. oh oui. euh, nous avons par la suite, en 1963, la naissance de Chris DeGarmo, bassiste, guitariste, dis-je, de Queensrøy,、mm -hmm. euh, célèbre ses 49 ans dans cette semaine. Par la suite, en 1964, une jeune fille de 12 ans nommée Carol Dryden est découverte par les employés d'un train. La jeune fille s'était cachée dans un coffre de thé adressé aux Beatles, qui pourtant était en Australie. Donc, elle a <rire> manqué son coup complètement. Oui. C'est pathétique. <rire> Mais c'est drôle. Mais elle essayait, bien sûr, de mettre la main sur un Beatles et de、oui. le marier. Je, pas, je... <rire> je pense que c'était、euh, enfermé comme ça dans la boîte avec.、Euh, Des vivres et t o u i prête à passer、oh, plusieurs, ouais. euh, plusieurs jours,、euh, qui t t e à a voir des semaines avant de rencontrer.、Euh, c'est、euh, son groupe préféré. <rire> Je pense que c'est l'Obsession Incroyable. <rire> Justement, parlant des Beatles, mais en 1965, Paul McCartney enregistre Yesterday,、euh, qui allait être son premier grand succès personnel,、mm -hmm. c'est-à-dire qu'il est seul à avoir travaillé. C'est crédité aux Beatles, mais、euh, il reste que c'est Paul McCartney ouais, en solo. Lorsqu'il a emmené cette pièce、euh, qu'il a composée, soit dit en passant, en, en, en rêvant,、mm -hmm. il l'a r ê v é cette pièce-là, et、euh, il s'est levé, et puis、euh, il l'a pianoté, un peu comme Keith Richards. Euh, l e fait, fait satisfaction. avec sa satisfaction,、ouais. euh, sauf Gate Richards. Lui, ben, il s'est rendormi. Après <rire> l'avoir e n r e g i t é il l'a r n f l é Alors que Paul McCartney, lui,、euh, bien, il l'a retenu tout de suite.、Euh, il l'avait,、euh, À l'origine, il l'avait appelé Scramble Eggs, ouais, parce donc que Omelette. C'était sa façon de travailler lorsqu'il y avait une mélodie. Ce qui, il allait faire n'importe quelle parole, puis ensuite, r e m p l a c e r ça par un vrai texte. Oui, oui.、Euh, il ne savait pas trop quoi faire avec ça, cette pièce-là. Il l'a fait jouer à. Ben, en fait, il l'a joué à. George Martin en disant J'ai composé une, une belle mélodie, je vais te la faire entendre. Et George a convenu en effet que c'était une très belle mélodie, sauf qu'il dit Tu sais, Paul, je, je vois pas de la batterie là-dessus ou quoi que ce soit, je verrais plutôt un quartet à, à cordes.、Mm -hmm. Et, et c'est une vision qui a eu vraiment beaucoup, beaucoup de succès de la、oh, part、oui. de George Martin, un coup de génie. Effectivement. C'est une très, très, très bonne pièce. Et d'ailleurs, c'était,、euh, les autres membres des Beatles et George Martin, en fait, qui avaient fait des pressions sur,、euh, c'était par le fun à l'époque qui, qui gérait les Beatles et voulait vraiment que ça soit Paul McCartney qui soit crédité. e、euh, t、euh, c'est la compagnie 10 même qui aurait pu savoir et ça a été, par contre, une des très, très, très grandes pièces de McCartney. En 1969, cette fois-ci, les Rolling Stones présentent leur nouveau guitariste Mick Taylor aux médias lors d'une séance photo dans Hyde Park.、Mm -hmm. C'était quelques temps avant un grand c o n c e r t organisé par les Stones. En hommage à Brian Jones, d'ailleurs. b e Une... n c'est arrivé comme ça parce que le, spe、ouais. le, le spectacle était prévu et、euh, le, le, le décès de Brian Jones est survenu dans la semaine précédente, le, le spectacle, et on a décidé de dédier, dédier plutôt le, le spectacle à, à l'ancien guitariste des Stones, le guitariste original.、Euh, d'ailleurs, on avait、euh, prévu d'ouvrir de, des boîtes remplies de papillons、mm -hmm. euh, pour euh, faire quelque chose de beau, là, pour souligner. Sauf qu'avec e la chaleur et、euh, Ça a pris tellement de temps que les, la plupart des pépillons sont morts dans les bois, alors c'est assez morbide et raté comme Effectivement, effet. Effectivement, c'est très,、mmh. très malheureux. Ça a été、euh, vraiment. Ça, ça a été... Complètement. raté.、Euh, non pas raté. botché, mais raté, oui.、Mmh. C'est ça. Euh, en 1970, cette fois-ci, Derek and the Dominoes donne un premier concert au Lyceum de Londres. m a i s o n n a pas donné tant que ça, Derek non, and non, the d o m i n o s Il existe un album live, hein,、euh, oui. officiel,、euh, que j a i jamais entendu personnellement. Non, parce qu'il、oui. y a juste deux albums, de Derek d e and the d o m i n o s Il y a celui qu'on connaît, Léa, et,、euh, et, et un live que、oui. j a i jamais entendu, que j a i jamais vu non plus.、Ou、non plus.、Euh, j a i jamais réussi à mettre la main、mm -hmm. là-dessus.、Ah, C'est、euh, rare. rare. Si jamais je le trouve.、Euh, J'en ferai pas. Long <rire> <rire> également en 1980, cette fois-ci, Peter Gabriel qui est au sommet du palmarès des ventes britanniques pour la première fois avec son troisième album homonyme. Ça, C'était sa mode d'aller jusqu'en、ouais. 8 6 Je ça, crois de l'appeler Peter r e l C'est bizarre, hein, c'est ça. Ils s'appellent tous Peter Gabriel,、mmh. les, les quatre premiers. Ils sont tous très différents aussi.、Mmh. C'est、ouais. vraiment pas.、Euh, C'est une série sans être une série,、ouais. en fait, p a r c e q u a u c u n album se suit, ce qui est très difficile pour quelqu'un qui n'a pas connu cette période-là、mm -hmm. d'essayer de reconstituer la discographie <rire> de Peter Gabriel en vinyle, entre autres, dans ce qu'ils achètent、euh, par-ci, par-là.、Ouais. Mais、euh, des albums intéressants,、euh, peut-être pas pour tout le monde, là, parce que c'est de ça, plus moi... en plus pop d'album s en album.、Oui. Moi, personnellement,、euh, je n'ai jamais aimé ce que. Peter Gabriel faisant solo, mais、euh, je dois dire que le troisième, c'est probablement celui que je préfère. C'est plus intéressant de la gang,、euh, mm -hmm. mais、euh, bon, c'est ça. Il faisait une genre d'escalade à la pop,、mm -hmm. euh, en étant quand même un peu rock, aller jusqu'à sauter. C'était une pop synthétique. Et moi, ça ne me dit rien, la pop synthétique. Ça, mais... Uh, Peter Gabriel s'intéressait beaucoup à la musique du monde, en、mm -hmm. uh, a fait une, une utilisation intéressante. J'aime mieux ce que Paul Simon a fait avec la musique du monde,、uh, combinée à la pop、uh, que lui faisait, que ce que Peter Gabriel a fait, puisque c'est beaucoup plus synthétique, il utilisait beaucoup de synthétiseurs, justement.、Uh, et ça s'est concrétisé avec l'album Saw、so, en 1986, qui était vraiment l'apothéose de la carrière pop de Peter、oui. Gabriel.、Mm. Tout à fait. Nous avons également en 1986, justement,、eh、bien, Bob Geldof, qui est fait chevalier honorifique pour ses implications、euh, dans les causes humanitaires en l honneur de la fête de la reine. Justement, on parle de ces rockstars.、Ouais, oui, c'est ça, c'en est un. On n'en avait pas parlé tout à l'heure, c'en est un、euh, également. Es,、ouais. euh, mais mais c'est plus pour ses, lui ses... Pour ses, ses trucs humanitaires, ouais, parce qu'il a été également chanteur.、Là. Il chantait. l e Boob Down Rats. Oui, exactement. Ouais. Mais、euh, il a joué aussi Pink dans、oui. Pink Floyd、euh, dans The World, plutôt.、Euh, mais lui, c'est vraiment pour、euh, ce qu'il a fait avec、oui. le Live Aid.、Euh, le... C'est pas un très bon chanteur, Bob g e l d a Il a pas une belle voix. Non, non, je non, veux non. dire, c'est comparable à Bob Dylan.、Là. Exactement, i l p e s t a r r i v é au bon moment pour essayer d'avoir une carrière. Et Boomtown Rats, c'est pas un groupe très intéressant non plus. Non, non c'est basé s un groupe de pop. Hein, il ça. Ils ont les... fait peu d'albums, mais c'est pas, pas fameux. C'est tant mieux qu'on n'avait pas fait beaucoup. <laughs> Et nous avons également 1986, cette fois-ci Queen qui est au numéro 1 des ventes d'albums américains avec A Kind of Magic.、Mmh, si、me... C'est surprenant、ouais. ça, numéro 1、euh, aux États-Unis. Mais si je ne me trompe pas aussi, ben, en fait ça, ça concordait avec la sortie la, du film Islander et on retrouve en fait Princess of the Universe également sur cet album-là.、Euh, album à la pochette, franchement discutable là, pour la version américaine. Ouais, ouais. Euh, et euh, ouais, numéro 1 donc pour Hellman. t Justement parce qu'il y avait Princess of the Universe、euh, dessus.、Euh, Je me rappelle、euh, que quand cet album-là est sorti, j'avais été surpris parce que bon, c'est un retour au rock au moins. Ouais, là, ouais, parce、ouais, qu'avant、ouais. ça, là, ils, étaient,、euh, ils étaient vraiment、euh, égarés、euh, dans des, des trucs、euh, pas, pas intéressants du tout. Là, on pense à l'album Hot Space qui est une horreur. Et、euh, l'autre suivant, comment ça s'appelait The Works. The Works, c'était、ouais, uh, uh, mauvais、uh, lui aussi.、Uh, ça, un kind of magic, mais ça avait l'air bon. Oui, il、ouais, y a, là, y a une couple des, de trucs des intéressants. Des intéressants.、Euh, Mais、la pièce A Kind of Magic, qui est une des pièces que je déteste le plus, par contre, dans、ah、la discographie de. Toutes les pièces que Queen ont produites, c'est dans les moins bonnes, selon moi.、Mm -hmm. C'est mon, mon, mon avis. f r a i je réécoute ça, parce que j'ai. Cas, moi mon souvenir est vague de Calend Magic. Étant un grand fan de Highlander, la série de films,、mm -hmm. euh, la pièce、uh, Princess of the Universe c est vraiment quelque chose qui a marqué mon imaginaire quand j'étais jeune.、Euh, mais au contraire, justement, Calend Magic, qu'on entend d'ailleurs dans le film, je ne dirais pas dégoûté, ça, <rires> ça irait un peu loin, mais vraiment, donc,、euh, m'a repoussé de, de, de, de, de, de, de, de, de mon fandom de Queen,、mm -hmm. je disais un mot anglais. Uh, mais uh, le, le solo Princess of the Universe, la guitare est vraiment géniale.、Là. Et nous terminons la journée en 1986、euh, toujours avec cette fois-ci trois fans d a z z y Osbourne、euh, qui sont tués lors d'un concert、euh, du Prince des Ténèbres. Ils sont tombés d'un balcon malheureusement, donc i、euh, était un peu trop fort et ils sont tombés d'un、euh, ouais. euh, balcon dans le stade où ils se t r o u v e n t Ça s'est passé où ça、euh, C'est une très bonne question. Je n'ai malheureusement pas、euh, le lieu d'où ça s'est passé.、Euh, une chose semblable qui est arrivée à ça, là, à un concert d a r o n Maiden à la fin des années 80,、mmh, je pense. Je pense que c'était sur la tournée Somewhere in Time. Il y a un concert à Bob Dylan aussi où c e s t arrivé. en fait La personne était comme sur le côté, non pas sur le balcon, mais vraiment très très haut sur le côté, pas loin des haut-parleurs. Il est tombé dans un puits et décédé malheureusement pendant le concert. Le type de Québec, lui, était tombé sur la glace, mais heureusement, il est tombé sur sur personne. Il y a ça, il y a ça. Donc, il n'y a pas t u é Personne en se tuant lui-même. C'est quand même terrible. Là, mais... Écoute, on va aller. aller C'est rare aussi hein, que je fais jouer du Ozzy. Ça n'arrive jamais, ouais, jamais, jamais, jamais. Je ne trouve pas ça très bon ce qu'il a fait, Ozzy. Mais on va aller écouter une de ses,、euh, ses très bonnes pièces tirées de son deuxième album solo. SATO. Vous êtes à l a é m i s s i o n classique a c c o m p a g n é e de Simon Fédivier et Alain Lefer sur les ombres de C'est Fou, 89 FM. Avec、euh, la pièce titre de leur excellent album Point of No Return de 1977, on va en reparler dans un moment de Kansas dans les éphémérides. Et juste avant ça, on a dit, en, entendu Ozzy Osbourne avec SATO. Ça, ça nous vient de son deuxième album、euh, Diary of a Madman de 1981. Ces deux premiers, c'est vraiment ses meilleurs en carrière,、oh oui. je retrouve de、oh oui. loin. Et pourtant, ils étaient loin d'être parfaits, ces albums-là. Non, effectivement. Il、mmh. y, y en a qui avaient des, des, des, des, longues, des, des passages à vide, si on veut,、mmh. dans certaines pièces. Mais euh, euh, moi, c'est vraiment Blizzard Lovers que j'ai、mmh. euh, beaucoup écouté et que j'ai bien apprécié.、Oui. Euh, par la suite, par contre, les albums suivants étaient moins、oh. intéressants. Quand, quand b a r k a r l of t h e Moon est sorti, j'ai trouvé ça vraiment, vraiment pas bon. C'est un genre、mmh. de désaveu en f fait, aux i t a fans de la première heure de The Osbourne. Cet, cet album-là qui était vraiment.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 Aujourd'hui même, <rire> Aujourd même. Dans la diffusion originale. Exactement. <rire> et on débute donc le 15 juin 1941 avec la naissance d h a r r y Nelson, mieux connu sous le nom d a r y Edward、N、Nelson. Donc il a changé son nom pour、euh, être plus original. <rire>、euh, il est né en 1941 et décédé par contre、euh, dans les années. 80, il me o u 0 90.、Oui. d'ailleurs, je sais que les derniers mots qu'il a dit à sa femme, c'est Je t'adore. Et c'est avant d'aller se coucher, il est décédé dans son sommeil.、Oh. Marie Nelson a connu une vie quand même assez rock'n'roll aussi.、Mm. Là, donc, début、ah, d'avis. Oui, ouais, il, était, il, était un, il a accompagné, en fait, John Lennon dans sa, son Lost Weekend.、Oui. Euh, il prenait également beaucoup de d r o g u e Il a connu une carrière relativement. Avec des hauts et des bas, en fait, euh, a commencé, e、euh, n faisant des reprises des Beatles, entre autres, sur son album Panemonium Shadow Show. Très difficile à trouver, d'ailleurs, si vous êtes <rire> un collectionneur. e、euh, t、euh, a connu un succès, en fait, avec Without You, hein, qui a été repris、euh, par la suite, e n t r e autres, par Céline Dion. Je pense qu'elle a fait une version et m a r i a Carey. <rire> <rire> pas très bon. La version originale, par contre, est vraiment géniale parce qu'il présente Euh, c est, c est, lui, c'est un gars qui avait un, un range, comme on dit en français, il était capable de passer d'un e octave, de, je pense qu'il avait comme trois octaves et demi de, de, de, potentiel、mm -hmm. sonore, ce qui était vraiment, pour un homme, ce qui est particulier, là, vraiment, il était capable de passer du très beau, très aigu.、Euh, Mais c'est ça, ça a été son grand succès. Ça, et One aussi, qui a été un succès intéressant. Mais sinon,、euh, il a connu vraiment des hauts et des bas dans sa carrière. <rire> grand ami de John Lennon, mais également de、euh, Ringo Starr,、oui. qui a collaboré beaucoup. Oui, il y a pris de nombreuses brosses avec <rire> ces deux-là. <rire> exact. Par la suite, en 1951, c'est la naissance de Steve Walsh, chanteur de Kansas, qui, lui,、euh, c'est vrai, c'est 61 ans cette semaine. C'est un autre chanteur assez impressionnant, hein,、euh, qui a un range en bon français de oui, voix oui.、Euh, vraiment hallucinant. Ah oui, qui, qui, qui, qui a eu euh, vraiment euh, de très bonnes pièces aussi, qui a connu un plus grand succès,、mm. euh, Carrie Nielsen, avec、oui. un très bon groupe, C'est drôle parce que Kansas, e s t un peu méconnu ici,、oui. au, au Québec. D'ailleurs, un de mes amis qui habite aux États-Unis depuis des années, Et puis,、euh, tout ce qu'il connaissait de Kansas, c'était Carry On My Wayward Son.、Mm -hmm. et, et à un moment donné, il a rencontré、euh, un type、euh, qui était un de ses amis, un collègue de travail, qui, et il lui dit Ma femme, son goût préféré, c'est Kansas. Et là, il éclate de rire il dit Ben, voyons, là, ils ont juste une pièce. Alors, disait,、euh, c'est là que j'ai montré mon ignorance totale. Et,、euh, ah, ça, ça a été très très populaire et encore <rire> très populaire aux États-Unis.、Euh, il y a aussi Dustin The Wind qui a été、mm -hmm. le, le, leur gros succès、oui. FM. D'ailleurs, une des premières pièces que j'ai a p p r i s e à jouer à la guitare.、Oui. Euh, mais en dehors de ça, on ne connaît rien de Kansas.、Oui. Pourtant, y a ben, des, ils ont de, de très bons albums. Je l e dis, ils ont de très bons albums. Les premiers là, sont, sont vraiment très bons. Mm -hmm. euh, ça s'est gâché là, après que justement Steve Walsh a, a quitté le groupe à la fin des années 70, là, début 80. Là, il a été remplacé par un type qui s'appelle、euh, John Elefante.、Mm -hmm. euh, et le groupe、ça. est devenu plus AOR pas intéressant du tout.、Euh, après ça, c'est Kansas, c'est à oublier. Mais, ouais, ouais. mais les premiers albums sont très bons. Oui,、ouais, effectivement. d o n c également par la suite, en 1963,、euh, la sortie de Surf City de Jan and Dean. Oui.、Mm -hmm. Voilà. Ben oui, oui. <rire> Le groupe de surf, en fait,、euh, qui, qui était、euh, beaucoup moins populaire que les Beach Boys à、mm -hmm. l'époque, ils ont toujours été moins.、Euh, Brian Wilson leur avait c r é Ce qui n'a pas été, c'est qu'il y en a un des deux, je ne me rappelle pas si c'est John ou Dean, qui a subi、euh, un, un accident de voiture, qui、ah、qu l'a laissé vrai,、euh, très, très amoché.、Là. Oui, oui, oui c'est vrai.、Euh, tellement qu'ils ont tenté un retour hein, à un moment donné et ils faisaient du l i p s y n c et les g e n s s'en sont rendus compte. Et.、Euh, Euh, c'était assez pathétique, là, quand il a tenté de chanter.、Euh. Je me rappelle pas si c'était lequel des deux. Est-ce que c'était Jan ou l e e je pense que c'est Jan. Je suis pas certain.、Mm. Mais, bref, un groupe beaucoup moins populaire,、euh, malheureusement, à cause de tout ça, mais aussi,、euh, donc, de、euh, leur compétition.、Euh, de, de, de bon cœur, par contre, avec les Beach Boys,、euh, puisque Brian Wilson leur avait écrit une pièce、euh, en 1964, je crois, qui a été un succès. Ben, il me semble que c'est Surf City. C est, c est, ah, ben, c'est possible. Il me semble ça se que ce soit Surf City, City. Ouais. Ouais, Effectivement. Bon, je pensais que c'était un peu plus tard qu'ils c l l b o n Parce que, y a, y a, il me semble que leur premier succès, c'était pas Dead Man's k e、euh, r C'est bien possible. Je connais pas assez la carrière,、ouais. d e r a i t l i n d y Oh, ben、bien. écoute, c'est pas nécessaire non <rire> plus. C'est pardonnable. C'est comme on dirait, comme on dirait anglais, c o m m en o d i r anglais, c'est It's a fo footnote in the history. Oui, a s oui, a s exactement. Donc, c'est un groupe、euh, qui passe、euh, inaperçu. Nous avons également en 1967, cette fois-ci Peter Green qui quitte le John Mayall Band pour former Fleetwood Mac. Oui. Un, un bon move quand、mm -hmm. même pour ce qui est de la popularité. En 1965, par contre, Bob Dylan. Oui, Bob Dylan qui, qui s'installe en studio. u i、oui, oui. pour enregistrer. Et ça, on ne peut pas passer par-dessus ça, puisque c'est quand même.、Euh, est il s'est n e n r e g i s t r e r Like a Rolling Stone,、oui. qui, qui est devenu,、euh, pour, selon plusieurs,、euh, la pièce porte-étendard、mm -hmm. du rock、euh, classique, des du années folk, 60,、oui. folk rock.、Oui. Euh, et qui allait donner, certains disent, c'est notre noblesse au rock'n'roll, surtout américain, parce qu'il、mm -hmm. y avait des groupes de rock américains qui étaient formés. Bob Dylan, c'est le premier à avoir un gros succès rock. Mm -hmm. euh, dans les radios américaines et en tant que m u s i c i e n américain. Donc, il、euh, y avait les Beatles et les Rolling Stones de l'autre côté de l'Atlantique et Bob d y l a n qui faisait sa marque、euh, de ce côté-ci. Euh, D'ailleurs,、euh, dans le documentaire dont on parlait plus tôt dans l'émission, un documentaire de la BBC qui est、mm -hmm. diffusé, e série qui est diffusée à Télé-Québec Télé、euh, le s dimanche à 20h. Eh bien, on en parlait de, de, de ça. En fait, c'est Al Cooper、oui. qui、euh, jouait de l'orgue sur、euh, Like a Rolling Stone qui en parlait et qui disait.、Euh, Euh, Lorsqu'on entend le coup de snare au début, c'est comme、euh, un coup de canon. o u p de c Et d'ailleurs, Al Cooper, qui、euh, pianotait lui à l'orgue, simplement. Il était、ouais, posé.、Ouais, ouais. ouais, ouais. Il était là pour assister,、euh, pour voir, dans le fond, Bob、mm -hmm. Dylan travailler. Et là, quand il a enregistré, il s'est mis à jouer de l'orgue pour le fun. Et Bob Dylan a, a arrêté. Il a dit C'est quoi ça Il a dit Bah,、bon, tu sais, moi, je v o u l a i s juste comme vous accompagner. Il a dit Ah,、oh, c'est cool, continue, continue. Et, et il dit L'orgue, parfois, est un huitième de, de temps en retard sur tout le monde parce qu'il ne a v a i t pas où c'est qu'il s'en allait avec、ouais. les notes. C'est ça,、ah, ben ça Bob Dylan, lui, il、euh, a, a une façon de, de faire euh, qui. est...、Euh, Un peu archaïque, là. C'est comme les anciens chanteurs de, de country, de western.、Euh, C'est-à-dire que le chanteur, guitariste,、euh, Guide, il, pa il part et les autres suivent. C'est ça, et, exactement. Et, et, pour l'avoir vu en spectacle, Bob Dylan, j'ai vu là, à quel point il cause un stress là, dans son orchestre. <rire> parce que les <rire> autres sont là, ils le regardent, ils savent jamais où se passe. c e s a f a u t ils a v e n t Il doit être genre à ne pas préparer <rire> une, longue, une longue feuille de route pour <rire> ses musiciens. Effectivement. Ce qui nous amène,、euh, si on, bien sûr, on considère que celle de 67 est faite en 1977, en fait, alors que les Sex Pistols célèbrent l'anniversaire de la reine en louant un bateau sur la Tamise,、euh, à bord duquel le groupe tient une petite fête et joue Anarchy in the UK ainsi que God Save the Queen lorsque le bateau、euh, vogue près du Parlement britannique. Bien sûr, on n'avait pas、euh, essayé de vraiment de causer le scandale、euh, qu'on aurait pu faire, en fait, puisque lorsque à chaque jubilé, en fait, de la reine, il y a Euh, comme on l'a pu le voir cette année,、euh, un Un armada. u i l e de bois,、ouais. un armada de bateaux sur、euh, la Tamise. e、euh, t、euh, les Sex Pistols, eux, ont décidé de le faire le soir, mais <rire> ont quand même été arrêtés. Les policiers les attendaient au port <rire> lorsqu'ils sont revenus.、Euh, d'ailleurs, j'ai écouté un documentaire sur les Sex Pistols, e、euh, n en fait, c'est l a n n e dernière, et on voyait justement des images de ça. Ça a été filmé, malheureusement. Jamais réussi à trouver des vidéos où on les voit jouer,、euh, sur le pont du bateau, mais c'est assez particulier. Et,、euh, John Lydon est toujours aussi,、euh, le rebelle qu'il était à l'époque. Et arrogant. Aragan. <rire> tu dis? <rire> Très a r r o g a n t En 1989, cette fois-ci, c'est Nirvana qui lance Bleach, le premier album de la formation.、Un、album qui allait surtout être populaire dans les college radio, les college rock, st rock stations,、euh, les, les g e les jeunes qui allaient vraiment,、euh, capoter là-dessus、ouais. au Mais début. a i s c'était très, très, très underground,、là. Oui. e n région Seattle. Ils、ouais. étaient venus、euh, au Fofun Electric, là, quelques mois avant qu'ils sortent Nevermind,、ouais. et puis je pense qu'il y avait 90 personnes dans、ça. la salle. Les, les Melvins qui étaient en première partie, d'ailleurs.、Euh, on peut le voir, dans dans le, le coffret With the Lights Out qui l s ont sorti, il、euh, y a le poster de l'affiche de Montréal au f o u x f o n d électrique.、Mm -hmm. euh, il est écrit avec les Melvins, c'était 10$ l'entrée. <rire>、euh, ça a changé beaucoup、ouais. depuis ce temps-là. <rire>、euh, ouais, et Nirvana qui allait vraiment causer une commotion、euh, en 1991, mais en 1989 était、euh, un groupe très, très, très underground、ouais. comme k u r t Cobain le voulait en fait,、mm -hmm. euh, parce que ça a complètement changé avec Nevermind et c'est pas nécessairement ce que lui désirait.、Mm -hmm. En 1996, cette fois-ci,、euh, eh、bien, ça marque le décès d'Ella Fitzgerald, e l l e qui était atteinte、euh, du diabète.、Ouais. Et donc, c'est ce qui a fini par,、euh, avoir raison d'elle. Et nous terminons cette journée du 15 juin en 2003, alors que Metallica est au numéro un des palmarès de vente américains avec, bizarrement, Saint-Angers.、Ouais, on a un exemple d'un gros nom、euh, qui fait vendre des disques, même si le disque en question est incroyablement médiocre. <rire>、euh, beaucoup de gens s'entendent pour dire que c'est peut-être le pire disque de toute l'histoire du rock s a i n t a n g e r C'est drôle parce que dernièrement, j'ai rencontré quelqu'un qui m'a dit que c'était, lui, pour lui, c'est le meilleur d i s que Metallica.、Ouais. Qui ont jamais fait. Ah oui, j a m a i s fait. C'est incroyable. Il y a des gens,、euh, je ne les nommerai pas parce que je ne veux pas nécessairement qu'on les identifie, mais il y a des gens qui m'ont dit que s a i n t a n g e r considérait ça comme un bon album.、Mm. Et c'est peut-être parce que moi, je viens un peu de, de, de. Malgré le fait que je sois plus jeune, j'ai quand même commencé par écouter les premiers albums de Metallica.、Euh, mais certaines personnes un peu plus jeunes, eux, ont commencé avec justement s a i n t a n g e r et le retour de Metallica sur 10, puis après plus de. Je pense que c'est、euh, pratiquement. Depuis l'autre, ça faisait. Euh, ouais. 8-9 ans qui n'avaient、ouais. rien enregistré d'original. Et、euh, Saint Anger a fait une bonne impression sur eux. et、euh, j e suis désolé parce que moi, j'ai vraiment peur. Qu'est-ce qu'on peut dire à ça? Rien. Non, exactement. <rire> C'est très malheureux. <rire> Ce qui nous amène à la journée du 16. Oui, 16 juin. Donc, nous débutons en 1966, alors que John Mayall Bluesbreaker, justement, donne un concert au Marquis de Londres avec Eric Clapton à la guitare.、Mm -hmm. Et donc, j'imagine, je présume qu'il avait déjà quitté les Yardbirds à cette époque-là, s'il avait commencé ouais, à jouer avec John Mayall. Il n'est pas resté longtemps. Il a fait、euh, album, ouais, il a un album. Et par la suite, il a formé Cream, parce que le premier Cream, Fresh Cream, est, est sorti à la fin de 1966. Effectivement. Alors,、euh, il n'est vraiment pas resté longtemps. Non, non, seulement pour l'enregistrement et justement quelques concerts. En 1967, et c'est le début des trois jours du Festival Pop de Monterey, on retrouve Jimi Hendrix, j a n i s Joplin, The Who, The Birds, Grateful Dead, Can't Eat, The Mamas and the Papas et bien d'autres musiciens donc, qui étaient sur l'affiche la, de ce、et、concert e t bien, You Massacala! D'autres de... Trom Trompettiste,、euh, s a、ah, u r la, la semaine、Afrique、dernière, a Oui, ouais, oui, je me rappelle. Il fait jouer Grazing in the Grass. Oui, très très bonne pièce. <rire> Nous avons également en 1979 Electric Light Orchestra qui se retrouve au numéro 1 du palmarès des ventes d'albums avec Discovery. Ouais, moi c'est un album que j'aime pas du tout.、Euh, c'est un album pop. Il、euh, y a eu un、euh, gros succès sur cet album-là qui s'appelle Don't Bring Me Down. Moi je suis incapable de supporter cette pièce-là. Je suis、euh, bien malheureusement un néophyte des Electric Light Orchestra. En fait, je ne connais rien de ce、mm -hmm. qu'ils ont fait.、Euh, donc, éventuellement. Je te je conseille connais... les premiers albums,、ouais. mais euh, euh, rendu out of the blue et Discovery, on, de... ouais. Ouais. on laisse tomber. C'est bien. Et nous terminons cette journée du 16 juin en 19. d i s e n 1981,、euh, 80 plutôt, oui, avec、euh, la première du film The Blues Brothers. u、oui. n excellent film.、Oh, beau, oh, et, oui, c'est b o n ça. Et d'ailleurs, j'aimerais bien le revoir. C'est un excellent divertissement. C'est ce que c'est. Oui, oui, oui, oui. C'est à prendre au sérieux. C'est pas cette Eden King, là. <rire> non, non, non. non. Hey, ils font, ils font, il、euh, y a un building qui leur tombe dessus et <rire> eux autres sortent.、Euh, ah, ça là, fait, fait car cartoonist. Cartoon oui, exactement. Oui. Je pense que c'est ce qu'ils essayaient de faire, dans le fond, de décrire le genre de personnage. s Euh, qui font du blues, mais qui sont un peu des anti-super-héros, en、mmh. ayant pratiquement des super-pouvoirs,、ouais. justement, en survivant des explosions, des trucs comme ça.、Mmh. Euh, malheureusement, il y a une suite à ce film-là qui est vraiment m o i n s Je ne l'ai pas vu. Et、euh... il continue comme ça. <rire> ça n vaut vraiment pas la peine. Même les caméos ne sont pas aussi intéressants、euh, que celui-là. Il y a peut-être juste.、Euh... Non, Ray Charles, je crois, il joue dans le premier film ouais, où ils vont chercher、oui? les instruments.、Oh, ouais, oui, c'est ça.、Oh, oui. J'allais dire que c'est dans le deuxième. mais non. C'est le propriétaire du magasin d'instruments. Oui, et il tire, il tire du gun en faisant、oui. ce film-là. Très intéressant. <rire> Il y a beaucoup justement de caméos d'apparitions et、euh, des, des, la, la bande sonore de ce film-là est vraiment g é n i a l Il y a Rita Franklin qui est、euh, serveuse de restaurant, si、mm -hmm. je me rappelle、oui. bien. On voit Johnny Hawker dans les rues、euh, qui, qui, qui joue. Qui joue.、Euh, oui, c'est b o o Boom. Ça. boom、oui. euh, B.B. King aussi qui fait une apparition、euh, dans le film Ray Charles, justement.、Euh, J'essaie de me rappeler des autres, mais il y en a tellement、mm -hmm. que c est, c est, c est, ça en est compliqué. p e n d a n la suite, les, la, la, la, la fait, en fait, on, on arrive des des à la dernière journée de la semaine, le 17 juin. 17 juin, et on débute en 1947 avec la naissance de Greg Rowley, claviériste de Santana, qui célèbre ses 65 ans cette semaine. Donc,、euh, il é t a t à sa pension maintenant. Oui, <rire> exact. Il, il était venu il y a、oh, 4-5 ans à, à Trois-Rivières dans un spectacle auquel、euh, j'ai cité.、Si、je veux dire, c'est très bon. Mais、je sais qu'il y a eu certains membres de Santana qui ont participé aussi à la formation de Journey. Est-ce que Greg, Greg Rowley é t a i t là-dedans? Oui, oui, oui. Ouais, oui,、ça. en fait,、euh, tu avais deux membres de Santana qui ont formé Journey, c'est-à-dire Greg Rowley et、euh, le guitariste Neil Sean. Oui, c'est、ouais. ça.、Et、il y a eu aussi、euh, Steve Smith à la batterie qui, qui s'est joint à Journey, qui il、oui. est, est batteur de jazz par oui, contre. Là, oui, oui. Particulier.、Euh, Greg r o w l e y est parti en、euh, 1980-81.、Oh, mm -hmm. euh, okay. Et par la suite, le groupe était déjà très gros、euh, lorsqu'il est parti. Oui,、ouais, ouais, j'imagine. Nous avons également en 1963 les Rolling Stones、euh, qui lancent leur premier simple Common, q u、oui. t donc、euh, leur premier succès、euh, ben, relatif. Là, oui, relatif, c est, c est pas un, ça n'a pas été numéro un, mais、ah, c'est un bon succès. C'est une reprise de Chuck Berry. On va l'entendre d'ailleurs tout à l'heure、euh, dans le d c a s t Premier bloc. Ce qu'on s'appelle les Stones. Stones. Ah oui, c'est vrai, l e s t 3 pour、mmh. 1 cette、oui. semaine. Et、euh, les Stones, donc, qui étaient des、euh, grands fans de blues et、mmh. de rock'n'roll, de skatechess. Oui, t de Skate Chess. t à fait. C'était très,、euh, très érudit, je dirais.、Oui. Très、euh, instruit、oui. euh, euh, par rapport à la musique des、euh, Stones. sont Ils comptent aux Beatles. Les Beatles n'étaient pas des, des, des imbéciles non plus, là, mais les Stones étaient, je dirais, plus érudits. t a i plus、musical. animé. Ils. Il était propriétaire, en fait, de plusieurs albums,、euh, quand même relativement rares、mm -hmm. en Angleterre, des éditions américaines de blues. En fait, il disait, d'ailleurs, dans, dans le fameux documentaire de la BBC,、euh, nous, on, on prenait ce que les Américains ne voulaient pas entendre. <rire> on était un p e u la poubelle musicale de, des États-Unis. Finalement, ça s'est retrouvé à être les pièces les plus mémorables qu'ils ont découvertes.、Euh, et ça a beaucoup aidé, justement, cette. cette, cette, cette, cette, cette Cet esprit rock、euh, oui. qu'il qu y a eu au, au sein des r o l l i n g s t o n e s et au sein de plusieurs autres musiciens, dont、euh, justement les Yardbirds du début, Eric Clapton et、euh, les autres musiciens. Ça, ça a aidé à l'émancipation du rock, là, bien sûr,、exact. ce qui a amené au hard rock plus tard et、euh, au metal même. Oui,、oh, oui, vraiment. Tout, tout est lié. Tout est dans tout. Tout、mm -hmm. est lié. Nous avons également en 1965, cette fois-ci, les Beatles qui terminent le mixage justement de Yesterday、mm -hmm. qui avait été enregistré deux jours auparavant. Euh, également en 1966, bien,、euh, après, après avoir、euh, eu l'éphéméride où il quittait,、euh, il a fait moins d'un an d a n formation. En fait, c'est Peter Green qui se joint au Blues Breaker de John m a l e Donc,、euh, un an moins un jour, tout simplement. En 1967, cette fois-ci, l'étiquette CBS sort simultanément 545 tours de Moby Gray, puisqu'il a grandement malheureusement.、Euh, Participer au fait que Moby Grape n'a jamais été que un. Que c'est un、autre. flop. C'est、ouais, euh, ouais, un flop. ça, c'est vraiment une décision carrément imbécile là, de prendre. Sur l'album, il y avait 10 pièces, alors on, on a sorti 545 tours avec.、Euh, et là, on envoyait ça au. On disait, c'est tellement bon, mon Big Grape, qu'il faut faire des 45 tours avec tout ce qu'il y a sur l'album. Et ils ont envoyé ça simultanément aux, aux stations de radio qui ne savaient pas, quoi faire, pas quoi faire jouer. Alors,、euh, c'est un flop total. C'est vraiment、euh, un, un exemple célèbre là, de mauvaise gestion, de mauvais marketing euh, euh, par rapport à un groupe. C'est un essai raté.、Hum. C'était pas le, le, groupe,、euh, le groupe du siècle, là, Moby Grape.、Là. Non, mais non, c'était、oh, correct. Il n aurait pu avoir une meilleure carrière. D'ailleurs, il, il, il est considéré comme un, un classique du rap psychédélique, le premier、oui. homonyme de Moby Grape. Effectivement. Nous avons également en 1972 les Rolling Stones qui débutent une série de quatre semaines au numéro un du palmarès des ventes américaines. Et là, Bien sûr, un... c'était avec Exile on Main Street. Exile on Main oui, Street, oui. voilà. Dont on va entendre un extrait aussi tout à l'heure. Excellent <rire> album.、Euh, <rire> c'est un de mes albums f a v En fait, comme plusieurs personnes, c'est un de mes albums favoris.、Mm -hmm. où on ne retrouve en fait aucun des grands succès radio des Rolling s t o e s Il y a Tom Lindice.、Ouais, moi, j'avais ce 45 Tours-là quand j'étais enfant. Alors, je l'ai écouté、euh, des, des centaines, des centaines de fois. Et je ne suis pas tanné encore. Non.、Ah, j a d o e la tannée. <rire> je ne pense pas que je ne me t a n n e r jamais. Même si je l'écoute encore 2000 fois, non. Non, c'est bon, c e s t vraiment très, très <rire> bon.、Et、moi, j'adore la pièce,、euh, la fameuse pièce Rock s o f f qui, qui est vraiment géniale. Oui, moi, c e s la première sur l'album.、Ouais. Ouais. Euh, non, mais là-bas, ce n'est pas celle-là, c'est celle juste après. Euh, la deuxième pièce qui, qui est vraiment très t rock'n'roll, è très s r j'arrive vraiment pas à me rappeler c'est quoi. Ah, c'est Rip This Joint. On、point. va l'entendre、voilà. dans le b l o g Ah, génial! <rire> c'est、euh, ma pièce favorite de s o n a l b u m parce que c'est très rapide.、Oh, oui,、ouais. c'est ça, exactement.、Ouais. Mmh. Et,、euh, nous avons, Mais Rock Soft également est très, très bonne i l、mm -hmm. faut dire. Ouais. l'album au c o m p l e t e m e n、bon. ouais, ouais, exact. <rire> Et nous avons finalement, pour terminer cette journée des éphémérides du, 4,、euh, j ai, j ai, du 11 au 17 juin, eh bien, en 1999, une adolescente est piétinée à mort lors d'un concert de Hall dans un festival en Suède. Et ça, c'est très malheureux.、Oh, ouais, en fait. ça, c'est moins drôle,、là. Ouais.、Mm. C'est, c'est l'attrait de la foule, hein, qui fait que parfois les gens virent un peu,、euh, Oh、oui, bien, le mouvement de foule, c'est souvent imprévisible.、Là. Je、mm -hmm. l'ai déjà dit en allant m'acheter un T-shirt de Slayer au, au, à l'Arena, l'auditorium de Verdun. Là, On s'est poussé. Oui, non, mais j'ai failli être broyé. Là, et puis,、euh, c'est là que j'ai vu qu'il n'y a pas grand-chose à faire contre un mouvement de foule. Et c'est assez peurant quand ça t'arrive.、Mm. C'est、euh, vraiment. Eh bien, merci beaucoup, Simon, encore une fois. Je vous rappelle que Simon anime deux émissions sur nos o n d e s cet été. Il y a un genre de bleu, ça, c'est les lundis à 20h.、Euh, en reprise, les dimanches à 17h et les mercredis à 13h. Et il y a l b u m classique, ça, c'est juste avant Rock Classique, les vendredis à 10h. En reprise, les dimanches à 13h, les mardis à midi.、Oui. Bien sûr, avant la reprise de Rock Classique. Merci beaucoup, Simon. Merci.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 Uh, les Rolling Stones,、uh, Peggy Yarrow, Aerosmith, Jethro t u l l Dream Theater, Spiritual Beggars, Orange Goblin. J'aurai aussi trois nouveautés à vous présenter soit les nouveaux albums de Joe Walsh et Rush, ainsi que celui d'un tout nouveau trio américain du nom de Royal Thunder. C'est très bon ça. Ils viennent de sortir, viennent de sortir leur、euh, premier disque intitulé 106.、Euh, En chiffres romains, donc CVI. Et en plus de tout ça, je vais vous présenter une formation de rock progressif et jazz fusion italienne obscure qui a fait son apparition dans les années 70 du nom de Arti et Mestieri. Et plus particulièrement leur premier disque paru en 1974 intitulé Tilt. Et je vais vous faire tourner une f a c e complète d'un album Véné de Classique paru il y a 35 ans cette année. Très bon disque de rock progressif, soit Going for the One d e Yes. On va débuter ce petit 3 pour 1 tout de suite avec un des plus grands groupes de rock de l'histoire, Quintet t a d e l a i d qui célèbre son 50e anniversaire de carrière cette année. On vient d'en parler. Les Rolling Stones avec la pièce avec laquelle ils ont débuté en 63. Reprise de Chuck Berry, Come On, qu'on écoute tout de suite. Vous êtes à l'antenne de la Radio Campus, la station des Mélomanes, la seule à diffuser du vrai rock à Trois-Rivières. C'est fou, 89 FM. Everything is wrong, s i n c e me and my baby party All day long I'm walking cause I couldn't get my car started Later from my job and I can't afford to check it I wish s o m e b o d y a come along and run it to the record Come on, s i n c e me and my baby party Come on, I can't get started, come on I can't afford to check it. I wish somebody d come along and run i n to a d w r e c k it. Everything is wrong since I've been without you every night I little bit. Thinking about you every time the phone rings. Sounds like thunder. Some stupid guy trying to reach another number. Come on. Since I've been without you, come on. Always thinking about you, come on. Phone sounds like thunder. Some stupid guy trying to reach another number. Baby, I really wanna see you, man. Don't mean maybe I'm doing everything trying to make you see that I belong to you, honey. You belong to me, come on. I wanna see you, baby, come on. I don't mean maybe, come on. I'm trying to make you see that I belong to you, and you belong to me, come on. I gotta see you, baby, come on. I don't mean maybe come on I've gotta make you see that I belong to you and you belong to me and come on Come on Come on Come on God bless you, just a little fun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 o I'm so f- Avec All Down the Line, une pièce tirée de l'excellent disque Exile on Main Street, qui est paru il y a exactement 40 ans, en 1972. C'était précédé d'une autre pièce tirée de cet album, soit Rip. Joint que mon ami Simon Fedbé i aime beaucoup. Et au début du b l o c on a entendu Command. Ça, c'est une reprise d'un morceau, d'un classique de Chuck Berry.、Euh, c'est la première pièce avec laquelle euh, ils euh, se sont fait connaître、euh, par le public anglais. C'est paru en 45 tours en 1963. Vous êtes à l'émission Rock Classique, compagnie d'Anne Lefebvre, une émission entièrement consacrée aux racines du rock et à l'évolution du rock à travers le temps. Aujourd'hui, je vous présente notre traditionnel 3 pour 1, c'est-à-dire que je vous présente uniquement des blocs de 3 pièces par un seul et même artiste ou groupe. En passant à Rock Classic, un site web que vous pouvez visiter à l'adresse www.rockclassic.net, sur lequel vous retrouverez plein de sections de choses. qui pourrait vous intéresser. Entre autres, il y a les canevas des émissions passées quand vous voulez savoir ce qui a joué dans une émission en particulier. Il y a les tops des années passées. Il y a aussi,、euh, depuis une semaine, ma liste, deux semaines plutôt, ma liste、euh, de mes 800 pièces de rock préférées que vous pouvez aller、euh, consulter, que j'ai présentées lors de la 800e émission.、Euh, il y a un accès direct à mon blog、euh, sur lequel vous retrouverez une centaine de critiques d'albums parus dans les 12 derniers mois. Il y a une section balado-diffusion.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 Avec un des grands noms incontournables du genre. p è e g u i a r o fou de toi, vous êtes à l'antenne de la Radio Campus, l a station des m é l o m a n e s la seule, absolument la seule, à diffuser du vrai rock à Trois-Rivières, c'est fou! 8 9 FM. Est-ce que je rêve? Est-ce que je cherche? Est-ce que je sais la raison qui t'amène?、Oh. Est-ce que je t'aime? Est-ce que je rêve? I'm done. <laughs> Pagliaro avec dans la peau un morceau tiré de l'album tout simplement intitulé Pagliaro, avant 1975, tout comme la pièce qu'on a entendue juste avant, Louise, et au début du b l o c on a entendu le classique Que fous de toi, ça, ça vient de l'album Pag de 1972. Vous êtes à l'émission Rock Classic en compagnie d'Alain Lefebvre, une émission entièrement consacrée aux racines du rock et à l'évolution du rock à travers le temps. Aujourd'hui, je vous présente notre traditionnel 3 pour 1. C'est-à-dire que je vous présente uniquement des blocs de trois pièces par un seul et même artiste ou groupe. Tout à l'heure, on va entendre du Aerosmith, mais tout de suite, on va y aller avec quelque chose qui va faire plaisir à beaucoup, beaucoup de monde. Du kiss! Vous êtes à l'antenne de la Radio Campus, la station des mélomanes, la seule à diffuser du vrai rock à Trois-Rivières. C'est fou, 89 FM! The Renegade.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 Pour des informations ou pour déposer un projet, écrivez à progcfou.ca ou visitez lecfou.ca. Vous êtes à CFOU pour l'écouter. 89 ans. Le morceau qui ouvre leur excellent disque Revenge, paru en 1992. Album du retour à l'époque, retour à la forme pour Kiss, il y a 20 ans. Juste avant ça, on a entendu I Stole Your Love, c'est la pièce qui ouvre un de leurs très bons albums des années 70, Love Gun. Et au début du bloc, on a entendu Sweet Pain, ça, ça vient du disque Destroyer, paru lui en 1976, alors que Kiss était véritablement au sommet de la gloire.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 Vous êtes assez f o u pour l'écouter. C'est Faux 89.、Ans. s m i t h avec Magic Touch, pièce qu'on retrouve sur l'album p e r m a n e n t v a c a t i o n de 1987. Et juste avant ça, on a entendu une autre pièce tirée de ce même album Hearts Downtime qui ouvre le disque.、Et、il me semble que Aerosmith avait ouvert leur spectacle de la tournée Pump. Au début des années 90, avec cette pièce Heart's Done Time. Et au début du bloc, on a entendu un très gros canon des années 70, c'est-à-dire s i m e More Song and Dance, le morceau qui ouvre le deuxième album d'Aerosmith, Get Your Wings, de 1974. Je vous rappelle que Aerosmith s'en vient en spectacle à Laval en juillet dans le cadre du mondial Lotto-Québec.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 Je vous parle maintenant de nouveautés. Je vous parle du tout dernier album de Joe Walsh, un des grands guitaristes du rock, un peu sous-estimé de nos jours, mais c'est un homme qui a connu une très belle carrière, qui dure depuis plus de 40 ans. D'abord avec le James Gang, puis en solo, avant de se joindre aux Eagles, dont il fait toujours partie. C'est là depuis le milieu des années 70. Donc, en dehors du James Gang et des Eagles, Joe Walsh a enregistré plusieurs albums en solo, dont certains étaient franchement excellents. On 僕は。 de 1978. Toutefois,、euh, Joe a pris、euh, les choses、euh, mollo, je dirais, c e、euh, s t d e r r i è r e s a d h e En fait, il n'avait rien sorti en solo depuis une vingtaine d'années. Il a décidé de reprendre le collier, comme ça, en allant voir son ami Jeff Lynn、euh, du Electric Light Orchestra, avec qui il a concocté、euh, un nouveau disque studio qu'il a intitulé Analog Man pour souligner un peu le fait qu'il se considère lui-même comme un anachronisme dans le paysage du 21e siècle. Avec un titre comme ça, on se serait attendu à être convié à un album très cru, très rock, comme il en faisait dans les années 70 avec le James Gang, un disque sur lequel ce génial guitariste allait faire comme ça une profession de foi envers le rock dénué d'artifice et loin de l'aseptisation du numérique. Eh bien, malheureusement, non. En fait, c'est un album qui sonne très numérique. Euh, de façon assez euh, ironique. Euh, et c'est pas rock du tout. C'est dommage. Je, je l'ai pas tellement aimé, ce disque. Que le seul morceau qui a retenu mon attention, c'est sa reprise de son propre、euh, classique avec le James Gang, Funk Number 50.、Qu、On écoute tout de suite que vous êtes à l'antenne de la Radio Campus, la station des mélomanes, la seule à diffuser du vrai rock à t r o i r i v i è r e s C'est fou, 89.FM.、Enfin. What the fuck?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 Avec、euh, un de ses classiques, Life's Been Good. C'est tiré de son très très bon album, But Seriously Folks, paru en 1978. Et ça, c'était précédé、euh, de probablement ce qui est son plus grand classique en carrière, Rocky Mountain Way, qui ouvre son disque The Smoker You Drink, The Player You Get, de 1973. Pièce qui a été reprise.、Euh, De vraiment De brillantes façons par le trio canadien Triumph. Même, je trouve que la version de Triumph est peut-être meilleure que celle de Joe Walsh. Joe Walsh, qui, sur Rocky Mountain Way, utilisait un, un gadget qui était tout à fait inconnu et nouveau à l'époque, c'est-à-dire le Talkbox, espèce de w a w a dans lequel、euh, q u i module la voix. Oui, ce n'était pas fini, n'est-ce pas, Joe? Euh, juste avant ça, on a entendu、euh, une pièce tirée de son,、euh, dernier album, nouvel album、euh, solo, son premier à 20 ans, Analog Man,、euh, c'est le titre de l'album. Ce qu'on a entendu, c'est sa reprise de son classique du James Gang, Funk No. 49, qu'il a,、euh, rebaptisé, Funk No. 50. Malheureusement, je ne l'ai pas aimé、euh, du tout, cet album, Analog Man, qui est beaucoup plus euh, pop, e、euh, t pas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 Jeff r o t o l l vous êtes à l'antenne de la Radio Campus, la station, la seule station à diffuser du vrai rock à Trois-Rivières. C'est f o u 89.FM.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 Au plaisir de vous servir. Vous êtes assez fou pour l'écouter. 89、ans. Jethro Tall avec une courte pièce instrumentale que j'aime beaucoup, intitulée Fall Later, qu'on retrouve sur le très bon disque Living in the Past de 1972, tout comme les pièces qu'on a entendues juste avant Hymn 43. Mais la version que j'ai fait jouer, c'est celle qu'on retrouve sur le disque Aqualong de 1971. Et au début du b l o c on a entendu To Cry You a Song, morceau tiré du troisième album de Jethro Tall Benefit paru en 1970.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 Dans une demi-heure environ, je vais vous présenter le tout nouvel album du trio canadien Rush, intitulé Clockwork Angels, qui est sorti en magasin cette semaine. Dans une vingtaine de minutes, je vais vous présenter la chronique des groupes obscurs et cette semaine, je vais vous parler d'un groupe de rock progressif jazz fusion italien du nom de Arti et Mestieri. Pour le moment, on en est venu à la portion de l'émission où je vous présente, comme à toutes les semaines, une f a c e complète d'un album v i n y l e classique. Cette semaine, je vous présente un très bon album de rock progressif paru il y a 35 ans, Going for the One de Yes, sorti à l'été 1977, le 22 juillet 1977, neuvième album de ce groupe et album qui marquait. Le retour de Rick Wakeman au clavier. Wakeman qui les avait quittés après l'album Tales from the Topographic Ocean en 1974. C'est un disque Going for the One qui avait été conçu suite à une longue pause qui avait permis aux membres du groupe de se livrer à plusieurs projets musicaux. En solo, dont le plus remarquable à mon avis, ça reste celui du bassiste、euh, Chris Choir, intitulé Fish Out of Water, qui était vraiment excellent. Les autres efforts en solo des membres de Yes étaient、euh, vraiment plutôt ordinaires. Going for the One était donc l'album du retour au bercail, je dirais, pour les membres de Yes. Un retour aussi à des chansons un peu plus courtes comparativement à ceux qu'on retrouvait sur les quatre albums précédents. Going for the One a été enregistré en Suisse à la fin de l'année 1976 et il a été produit par les membres de Yes eux-mêmes. La pochette faisait changement beaucoup aussi par rapport à leurs albums précédents puisque au lieu d'avoir recours au service de l'illustrateur Roger Dean qui a conçu les pochettes de Yes les plus remarquables, On a décidé cette fois-là de confier la conception à la compagnie Hypnosis. C'est e la même qui était responsable des pochettes de Pink Floyd. Ça a donc donné une pochette singulière sur laquelle on voit de dos un homme nu qui contemple des gratte-ciels, les tours jumelles Century Plaza de Los Angeles, e n t o u r é s de tubes et d'espèces de graphiques qui laissent perplexes. On avait toutefois gardé le logo de Roger Dean en haut,、euh, au centre de la pochette. Aujourd'hui, on va écouter la face 1 de ce très bon disque, un peu sous-estimé. Going for the one, de yes. Vous êtes sur les ondes de la Radio Campus, la station des Mélomanes, la seule à faire tourner du vrai rock progressif à Trois-Rivières. C'est faux. 8 9 FM. よろしくお願いします。<音楽>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 On vient d'entendre la phase 1 au complet de leur album Vénile c l a s s i q u e Going for the One qui est paru il y a 35 ans en juillet 1977. On vient d'entendre la pièce Parallels、euh, sur laquelle、euh, domine l'orgue à tuyaux de Rick Wakeman, un orgue d'église. C'était précédé、euh, de la pièce Turn of the Century et de l'excellente pièce titre、euh, qui est probablement la plus connue de l'album. Sur la phase 2, on retrouvait、euh, la pièce Wondrous Stories、euh, de John Anderson qui a eu beaucoup de succès en Angleterre et le long morceau Awaken que Le chanteur de Yes considère comme la plus grande œuvre que le groupe anglais a créée. En cette année 1977, qui, je vous le rappelle, était l'année de l'invasion punk en Angleterre et du disco en Amérique du Nord, on aurait pu craindre un flop de ce nouvel opus de Yes. Eh bien, non. En fait, Going for the One. a remporté beaucoup de succès. Il a atteint la première position du palmarès britannique et il est resté dans le top 40 pendant 21 semaines consécutives.、Euh, Going for the One a atteint la huitième position du Billboard et au Québec, il a eu beaucoup, vraiment beaucoup de succès. Malheureusement, ça a été le dernier grand album de la formation classique qui s'est、euh, par la suite enlisé peu à peu dans la médiocrité.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 est m e s t i e r é et plus particulièrement de leur premier album intitulé Tilt, et que plusieurs ont cru qu'il s'agissait, en fait,、euh, du nom、euh, du groupe, puisque Tilt est écrit en très gros, alors que a r t i est m e s t i e r é est écrit en tout petit sur la pochette, qui représente assez bizarrement un entonnoir dans le ciel. C'est très, très étrange,、euh, singulier comme pochette. C'est un album,、euh, Très p r i s é des grands connaisseurs d o r e i l e progressif, les membres de a r t i et Mestieri étaient de véritables virtuoses、euh, menées par le fantastique batteur Furio Chirico. Ils font penser au Ma Vishnu Orchestra, rien de moins. C'est une musique un peu difficile qui s'adresse soit aux amateurs de jazz, ou aux mélomanes qui apprécient la musique sophistiquée et complexe. Question de vous en faire une idée de leur musique, de ce que ça avait l'air, la musique de a r t i et e Mestieri. On va tout de suite écouter trois morceaux tirés, parmi les meilleurs, tirés de leur premier album, Tilt Imagini per un orecchio. Vous êtes sur les ondes de la Radio Campus, la station des mélomanes, la seule à diffuser du vrai rock progressif à Toir-Rivière. C'est fou. 89.1 FM. Et Mestieri, un groupe italien de rock progressif, jazz rock, fusion o b s c u r qui a fait son apparition dans les années 70. On vient d'entendre trois morceaux tirés de leur premier album,、euh, qui est paru en 1974, intitulé Tilt Imagini per un orecchio. On vient d'entendre la pièce titre、euh, Positivo Négativo. Juste avant, on a entendu Corrosione. Et au début, on a entendu le morceau Strip. Qui est un de ceux les plus fréquemment cités par、euh, les connaisseurs de ce disque, qui est très prisé par les amateurs de rock、euh, progressifs érudits, je dirais. Le groupe Arti et Mystérie、euh, existe toujours ils ont produit、euh, neuf albums studio depuis 1974. Le dernier, e s t a r a z i o、euh, n i date de 2005. Ils ont sorti aussi un album en spectacle en 2006 intitulé First Live in Japan. Voilà qui conclut cette petite présentation de a r t i et e Mestieri dans le cadre de la chronique des groupes obscurs. J'espère que ça vous a plu. La semaine prochaine, je vais vous présenter un autre groupe obscur des années 70, celui-là anglais. Je vais vous présenter le groupe de hard rock、euh, progressif The Flying Hat Band. C'est donc un rendez-vous pour les amateurs de très g r a n d e o b s c u r i t é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 Et qui s'intitule Clockwork Angels, 19e album studio en carrière et leur premier depuis Snakes and Arrows, qui est sorti il y a 5 ans en 2007,、l、album que j'avais bien aimé, Snake and Arrows, plus rock que les précédents,、euh, plus inspiré aussi.、Euh, quand je suis allé les voir en concert à Rush en 2010, j'avais l'impression que la sortie d'un nouvel album était éminente puisque、euh, ils avaient interprété une nouvelle pièce ce soir-là, soit Be You to Be. Euh, ça n'a pas été le cas.、Euh, par la suite, ils ont sorti l'album en spectacle Live in Cleveland、euh, l'automne dernier, sur lequel on retrouvait une autre nouvelle、euh, composition, c'est-à-dire、euh, Caravan. Euh, ce sont toutefois deux chansons qui ne m'avaient pas personnellement du tout accroché. Il y a quelques semaines, j'ai entendu le morceau Headlong Fight,、euh, Flight plutôt à la radio et. Euh, j'ai été très surpris parce qu'en l'entendant, je savais absolument pas de qui il s'agissait d'abord. Et、euh, j'avais trouvé la partition de batterie、euh, particulièrement hallucinante.、Euh, je m'étais même dit en l'entendant que pour jouer quelque chose comme ça, il fallait définitivement avoir l'énergie d'un jeune de 20 ans,、euh, que ça devait être un nouveau groupe. Et à ce moment-là, c'est à ce moment-là que j'ai reconnu la voix de g u d d i Lee. J'ai vraiment été soufflé en reconnaissant Rush,、euh, eux qui n'avaient pas sonné comme ça depuis très longtemps. J'avais donc、euh, vraiment hâte de découvrir le Reste de l'album. Malheureusement, si、euh, Clockwork Angels avait été、euh, du même calibre que le morceau Headlong Flight,、euh, ça aurait été une pure merveille. Toutefois, ce n'est pas le cas. C'est probablement leur,、euh, leur meilleur disque depuis le début des années 80,、euh, Clockwork Angels, mais il ne faut pas s'attendre non plus à Moving Pictures ou Permanent Wave.、Euh, euh, ce n'est pas ça du tout. C'est du rock, c'est à tendance progressive, c'est énergique. C'est très bon, mais c'est quand même pas du même calibre que leurs grands albums des années 70 ou du début des années 80. Guedili est encore en voie. Le matériel est inspiré, mais il faut pas s'attendre non plus à un chef-d'œuvre. C'est normal. La plupart des grands artistes créent leurs plus grandes œuvres au début de leur carrière et Rush, ils font pas excep exception.、Euh, c'est la même chose dans toutes les formes d'art et même dans le, dans le domaine des sciences. Les chercheurs, les scientifiques font leurs découvertes les plus importantes de, et leurs travaux les plus remarquables. dans leurs jeunes années. Par la suite, ils maintiennent un niveau d'excellence qui ne dépasse jamais toutefois leurs premiers travaux.、Euh, on n'a aucune idée du pourquoi c'est comme ça, mais c'est ainsi.、Euh, ça m'a pris cinq ou six écoutes、euh, avant de vraiment commencer à apprécier ce nouvel opus de Rush. J'aime bien les pièces c a r n i e s Seven Cities of Gold,、euh, la pièce titre et Headlong Flight, bien sûr. Le reste commence à rentrer tranquillement. Clockwork Angels, c'est un album concept, euh, dont, euh, donc un retour aux sources euh, pour euh, Rush, euh, qui se sont fait remarquer comme ça à leur début pour leurs disques conceptuels ou leurs、euh, morceaux ambitieux comme 2112,、euh, Xanadu ou Hemispheres. J'avoue que j'ai de la difficulté à saisir le fil de l'histoire qui tourne comme ça autour des aventures d'un jeune homme à la poursuite de ses rêves, mais qui、euh, est empêché.、Euh, il en e s t empêché par un personnage.、Euh, du nom de Watchmaker. Euh, le faiseur de montre s qui exerce une présence autoritaire et fasciste dans cet univers,、euh, qui est peuplé de pirates, d'anarchistes et d'employés de cirques、euh, dans des villes prospères mais décadentes.、Euh, les textes sont un peu,、euh, encore une fois,、euh, du batteur Neil Peart, qui est un peu l'intellectuel、euh, du groupe. Et il y a même un projet de nouvelles, de livres qui est raccordé à ça et qui doit voir le jour、euh, prochainement une collaboration de Peart Et de l'écrivain de science-fiction Kevin J. Anderson. Ce qui est remarquable de Clockwork Angels, c'est que Neil Peart a vraiment l'air du catalyseur de l'album, plus encore、euh, que par le concept et les textes. C'est par sa batterie qu'il fait lever tout de son jeu et tout à fait hallucinant. Question de vous en faire une idée de ce que ça a l'air, cet album. On va écouter trois des pièces les plus remarquables de Clockwork Angels. En commençant par la pièce titre. Vous êtes sur les ondes de la Radio Campus, la station des Mélamas, la seule à diffuser du vrai rock et du progressif à Trois-Rivières. C'est fou. 89 FM. r e b e l e In the fuck On vient d'entendre trois morceaux tirés de leur、euh, tout nouvel album Clockwork Angels qui est sorti en magasin cette semaine. On vient d'entendre Headlong Flight qui est, à mon avis,、euh, le meilleur morceau. Du disque et de loin, on y retrouve un petit、euh, clin d'œil à un des morceaux de b r a v o de Rush、euh, de leur début, Basil Day, avec un riff、euh, similaire au début.、Euh, C'était、euh, précédé de Seven Cities of Gold et au début du bloc, on a entendu la pièce titre Clockwork Angels. C'est un bon disque de Rush, c'est pas le meilleur euh, et、euh, c'est pas du même calibre、euh, que leurs grands albums des années 70, début 80. Ne vous attendez surtout pas à un Moving Pictures ou un Permanent Waves. Mais c'est assurément le meilleur album de Rush depuis les années 80. J'avais bien aimé le précédent, Snakes and Arrows, mais celui-ci est meilleur, je pense. Évidemment, quand un groupe comme Rush a pour héritage des albums et des monuments comme 2112, Farewell to Kings, Hemispheres, des albums. Les albums qui suivent en fin de carrière ont l'air un peu drab, mais Clockwork Angels,、euh, c'est le genre d'album que beaucoup de groupes aimeraient bien faire au moins une fois dans leur vie.、Euh, ça vaut un bon 8 sur 10. Vous êtes à l'émission Rock Classique en compagnie d'Alain Lefer, une émission entièrement consacrée aux racines du rock et à l'évolution du rock à travers le temps. En fin de semaine a lieu en Outaouais, à Montebello, plus précisément un festival majeur de rock, le Detox Rock Fest,、euh, Petite Nation. C'est la septième édition cette année. J'ai parlé cette semaine avec le porte-parole officiel de l'événement, Mathieu Marcotte, qui m'a un peu expliqué、euh, ce que c'est que le, le Rockfest, qui se veut vraiment un festival éclectique qui regroupe、euh, toutes les formes de rock et non pas un festival spécialisé dans un seul et unique créneau. On y retrouve des groupes de punk rock à aller jusqu'à du métal progressif en passant par.、Euh, Euh, des groupes plus alternatifs. C'est un festival de rock vraiment ouvert、euh, qui met、euh, en vedette、euh, tous les genres et les formes associées au rock actuellement. Le public est donc assez éclectique lui aussi pour le Detox Rock Fest.、Euh, il y a des amateurs de rock d'à peu près tous les âges évidemment. Il y a des jeunes amateurs de punk ou de core à la Suicide Silence ou As I Lay Dying. Il y a aussi、euh, des trentenaires、euh, qui ont grandi avec Korn, euh, des Euh, punk plus âgé, dans la quarantaine qui aime、uh, The Exploited ou Bad Religion. Et évidemment, il y a des amateurs de métal plus cérébral puisque Dream Theater、euh, seront les vedettes、euh, du samedi soir. On retrouve aussi au Detox Rockfest un paquet de groupes de la relève. Il y a trois scènes, une sur laquelle des artistes internationaux de gros c a l i b r e comme Dream Theater ou Korn se retrouveront, la scène l o t o q u é b e c Une autre, la scène Musique Plus, sur laquelle on retrouve des gros noms du rock québécois comme Voivod, Vuga, Machin, Molong Serge, Anonymous. Euh, et il y a la scène des jardins sur laquelle des groupes de la relève se produisent, des groupes locaux, mais aussi des groupes dont le nom commence à faire son chemin comme Protest the Hero. Ça se passe à la Marina de Montebello, en plein village, petit village de 1000 habitants qui reçoivent comme ça l e s amateurs de rock à bras ouverts à, tout, à tous les étés. Pour plus de détails, consultez le site du Detox Rockfest au www.pnrockfest.com,、euh, PN pour Petite Nation. Comme Mathieu me le disait, c'est possible de camper là-bas. Vous pouvez consulter la page Facebook,、euh, Facebook, Facebook plutôt du Detox、euh, Rockfest pour、euh, vous trouver un endroit pour planter votre tente comme ça. Il、euh, y a des gens à Montebello qui louent des espaces apparemment. Ça promet d'être une, une fin de semaine vraiment plaisante、euh, pour les amateurs de rock en o u t a o u a i s d'autant plus qu'on annonce du très beau temps, du soleil、euh, toute la fin de semaine. Question de souligner cet événement. On va y aller tout de suite avec un petit bloc Dream Theater.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 John Petrucci from Dream Theater, and you're listening to CFOU 89.1 FM.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 Ce Morceau tiré de l e x c e l l e n t dernier album, le Dramatic Turn of Events, qui est paru l'automne dernier et qui,、euh, qui est devenu mon, mon album préféré、euh, de Dream Theater de toute leur carrière. C'était la pièce de Breaking All Illusions. On a entendu une autre pièce au début du bloc、euh, tirée de cet album, This is the Life. Et entre les deux, On a entendu un des gros classiques de Dream Theater, Pull Me Under, tiré de leur non moins classique deuxième album, Images a n d Words de 1992. Je vous rappelle que Dream Theater sont en vedette en fin de semaine du Detox Rockfest à Montebello.、Euh, C'est demain soir, samedi. Et à l'affiche, on retrouve d'autres、euh, gros noms. Il y a c o r n il y a Bad Religion, il y a Sublime with Rome,、euh, No Use for a Name, Azalei Dying, The Devil Wear, Sprada, et des Exploited. Il y a un paquet, paquet d'autres groupes de très bons. Il y a v o i v o d aussi. Et、euh, il y a Protest the Hero.、Une、belle fin de semaine pour les amateurs de rock. Ça, ça se passe dès midi.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 Prochain groupe, formation qui s'en vient en spectacle très bientôt à Montréal. Scorpions, vous êtes sur les o u d r e s de la Radio Campus, la seule à diffuser du vrai rock à Trois-Rivières. C'est fou, 89 FM.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 Scorpions avec、uh, Bad Boys Running Wild, le morceau qui ouvre leur album Live at Live <laughs> Love at First Thing de 1984. Et juste avant ça, on a entendu un autre classique de Zoo.、Et、au début du b l o c on a entendu Top of the Bill. Ça, c'est un de leurs premiers gros canons、euh, du début de leur carrière. C'est tiré de l'album Entrance de 1975. Je vous rappelle que Scorpions seront en spectacle à Montréal prochainement, le mardi 3 juillet. Vraisemblablement pour la dernière fois, puisque c'est dans le cadre de leur tournée d'adieu, tournée d'adieu qui devait durer deux ans. Ils sont venus il y a deux ans. D'après moi, ça va être la dernière fois qu'on va voir Scorpions à Montréal. Scorpions qui était vraiment excellent en spectacle. Ça fait longtemps que je les ai pas vus, là, mais、euh, à ce que j'ai lu, il semble-t-il qu'ils n'en ont pas tellement perdu. Et c'est pourquoi ils prennent leur retraite, d'ailleurs.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 l e rock à tendance psychédélique, Stoner, Sludge, vraiment très bonne, Royal Thunder. Mais d'ici là, on va y aller avec de l'excellent heavy metal allemand, avec un autre très bon et fantastique trio de vétérans. Je parle de Rage, Forever Dead. Vous êtes à l'antenne de la Radio Campus, la station des Mélamanes, la seule à diffuser du vrai rock et du métal à Trois-Rivières. C'est fou, 89 FM. La i s o n de thé est à Trois-Rivières. Ardeville nous offre plus de 150 sortes de thé et roybos, en plus de nos huiles d'olive et b a l s a m i q u e des épices et le meilleur chocolat au monde. Venez étudier ou prendre le thé à Ardeville, au 1530 Notre-Dame, Centre-Ville, Trois-Rivières. L'équipe du journal Zoncampus remercie Télécommunications Xitel de Trois-Rivières, grâce à qui vous avez maintenant accès au journal directement en ligne.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 Allemand Rage avec The Bigger's Last Dime qu'on r e trouve sur leur avant-dernier album, L'Excellent Strings 2 et Web, qui est paru en 2010, tout comme la pièce juste avant, The Edge of Darkness. Et au début, on a entendu Forever Dead qui nous vient de leur tout nouvel album, 21, qui est paru au début de ce printemps. Parmi les concerts à venir au Québec qui pourraient vous intéresser, ce soir, pour les amateurs de corps, a lieu un spectacle à l a r é n a de s a i n t b o n i f a c e dans le cadre de la fin de semaine s a i n t b o n i f a c e en fête et c'est gratuit.、Euh, on retrouve les formations a Perfect,、uh, Perfect Murder. De Drummondville,、euh, on retrouve aussi Mass Murder Messiah, eux ils viennent de Montréal,、euh, Whitehall Misery de Trois-Rivières, Hopeless Nation aussi de Trois-Rivières et un groupe de Saint-Boniface,、euh, Die Young and Pure. Je vous rappelle que c'est gratuit, c'est à l'Arena de Saint-Boniface.、Euh, oui, j'en ai parlé tout à l'heure, il、euh, y a un festival majeur de rock、euh, au Québec en fin de semaine, plus précisément à Montebello. En Outaouais, c'est-à-dire le Detox Rock Fest, et e l'affiche, l e e n t r e autres, Dream Theater et Corne, Bad Religion, Sublime with Rome, No Use for a Name, The Exploited. Ça se passe aujourd'hui, vendredi 15, et demain, samedi 16. Lundi 18 juin, Maryland sera à l'Impériale de Québec et le mardi, ils seront à l'Olympiade de Montréal. Les Beach Boys euh, seront euh, au Centre b e l l mercredi 20 juin. Vendredi 22 juin, Corrosion of Conformity ils seront au Fofone Electrique. Roger Waters sera au Centre b e l l le mardi 26 juin. Je l'ai annoncé plus tôt, mais Scorpion seront au Centre b e l l le mardi 3 juillet. Vendredi 6 juillet, Leonard Skinner seront au Maddie's Place de k a n a w a k e e Iron Maiden et Alice Cooper seront au Colissé de Québec le dimanche 8 juillet et ils seront au Centre-Belle à Montréal le mercredi 11. Et entre les deux aura lieu Aerosmith au Mondial Loto-Québec de Laval le mardi 10 juillet.、Euh, Def Leppard, Poison et Littleford seront au Centre-Belle le lundi 16 juillet et le mardi l e 17.、Euh, il y a un show ici à Trois-Rivières、euh, qui va. Vraiment très intéressant, très bon pour les amateurs de métal.、Euh, Skeleton Witch et Barn Burner, ils seront au、Rock、Café, le stage. Mercredi 18 juillet, c'est la tournée euh, Shockwave euh, qui s'arrête au Club s o d a Tournée qui met en vedette Fear Factory, Voivod, Cattle Decapitation,、The、Misery Index, Revocation et Havoc. Slash sera à l'Olympia de Montréal le vendredi 27 juillet. Bien sûr, le Heavy MTL à y o u au parc Jean Drapeau les samedis et dimanches 11 et 12 août. Jeudi 16 août, Into Eternity seront au petit campus avec Single, single Bullet Theory et trois groupes. Trois autres groupes, plutôt. C'est une présentation de BCI, Il Volo. Ça, c'est pour les amateurs de r e c r e s s i f s Ils seront à la place des arts le mercredi 29 août. Lundi 10 septembre, Creator Accept et Swallow the Sun seront au m é t r o p o l i s une autre présentation de BCI. Peter Gabriel sera au Colise Pepsi le dimanche 16 septembre. Nightwish et Camelo, Camelot plutôt, seront au Septembre le mercredi 19 septembre. Le jeudi 20, David Tonshin, Catatonia, Paradise Lost et Stolen Babies seront au Café Campus, une présentation de BCI, ainsi que Morbid Angel. Dark Funeral et Grave, qui seront au Club Soda le dimanche 30 septembre, le même soir que Anthrax, Testament et Deaf Angel seront s au Capitole de Québec. Ces mêmes groupes seront au Metropolis le mardi Le 2 octobre, vendredi 5 octobre, Three Friends, ça aussi c'est pour les amateurs de rec progressifs, c'est un groupe qui réunit trois membres originaux de Gentle Giant, donc très intéressant. Ils seront au Palais Montcalm et, et le dimanche, ils seront à l'Outremont, bien sûr, le Mont-Yan. Rush seront au Centre b e l l le jeudi 18 octobre, le 30 octobre. Epica, Hellstorm et trois groupes seront au m é t r o p o l i s au nôtre, présentation de BCI. Rush, oui, s'arrêtera en Québec le jeudi 18 octobre. Et finalement, Neil Young et le Crazy Horse seront au Centre b e l l le vendredi 23 novembre avec Patty Smith en première partie. Les billets seront mis en vente demain samedi. Vous êtes à l'émission Rock Classic en compagnie d'Alain Lefer, e émission entièrement consacrée aux racines du rock et à l'évolution du rock à travers le temps. Aujourd'hui, je vous présente notre traditionnel trois pour un Rock classique, c l a s s i q u e c'est-à-dire que je vous présente uniquement des blocs de trois pièces par un seul et même artiste ou groupe. Tout à l'heure, dans une dizaine, douzaine de minutes, je vais vous présenter ma troisième et dernière nouveauté de la semaine, l'album que j'ai préféré cette semaine, plus que celui de Rush, celui du trio d'Atlanta. Royal Thunder, mais avant, on pensait qu'on n'aurait pas le temps de les entendre, mais finalement, on va les entendre. The Cult, vous êtes sur les ondes de la Radio Campus, la s ça, l e d i f f u s e du vrai rock à t r o i s r i v i e n c'est fou! 89 FM.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 c e s t fou, 89.1 Avec The Wolf, un morceau tiré de leur très bon dernier album Choice of Weapon qui est paru il y a quelques semaines. Un très bon disque t e Cult, un beau retour pour eux. Juste avant ça, on a entendu deux morceaux tirés d'un de, de leurs albums les plus célèbres, c'est-à-dire Sonic Temple de 1989. On a entendu Automatic Blues précédé de Fire Woman.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 Qui existe depuis six ans, depuis 2006.、Euh, ce qu'ils、euh, font dans le, le Stoner et、euh, le Sludge psychédélique,、euh, qui é v o q u e comme ça les débuts du space rock des années 70. Ils se sont formés autour du guitariste Josh Weaver, mais c'est vraiment la voix de la bassiste-chanteuse、euh, Milne plutôt, Parsons qui fait la particularité du groupe. Elle a une voix absolument exceptionnelle qui évoque par moment Robert Plant de Led Zeppelin ou Jenny Tahan de Babe Ruth. Elle est bonne à ce point-là. Dans le All Music Guide, on les a définis comme une symbiose de Led Zepp, Black Sabbath et Husker Du. On les a aussi comparés à Soundgarden, mais c'est bien plus sombre et meilleur que Soundgarden, à mon avis.、Euh, on prend pas de chance avec eux. On les qualifie de groupes de heavy metal, Stoner, Doom Sludge. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que c'est menaçant. Et d'une atmosphère extrêmement saturnienne, je dirais. Question de vous donner une idée de la voix prodigieuse de Milne、euh, Parsons. Je vous propose tout de suite d'aller écouter trois morceaux de ce très bon disque intitulé 106 en chiffre s romain, s donc CVI. Vous êtes à l'antenne de la Radio Campus, c'est fou! Talk, Un nouveau trio américain Royal Thunder de la Géorgie vient de sortir leur premier album intitulé c v i sans cesse à chiffre romain. On vient d'entendre No Good, c'était précédé de Whispering World. Et au début du bloc, on a entendu Parsons, Curse. J'ai vraiment beaucoup aimé cet album de ce jeune groupe de Stoner, Sludge. C'est vraiment très bon. d o n n é un 8,5 sur 10. C'est surtout la voix de la chanteuse Milne Parsons qui est vraiment intéressante. Vous êtes à l'émission r n Classic c en compagnie d'Anne Lafer, une émission entièrement consacrée aux racines du rock et à l'évolution du rock à travers le temps. Aujourd'hui, je vous présente notre traditionnel 3 pour 1 un classique, c'est-à-dire que je vous présente. Uniquement des blocs de trois pièces par un seul et même artiste ou groupe, sans perdre plus de temps parce qu'il reste à peine une demi-heure à l'émission. On va y aller avec encore un peu de, de, de stoner et de, de rock récent, mais qui sonne comme dans les années, début des années 70 avec la formation suédoise Spiritual Beggars.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 Spiritual Beggars, avec la très belle Inside Charmer, qui nous vient de leur、euh, album Mantra 3, qui est paru en 1998, tout comme、euh, la pièce qu'on a entendue au début du bloc、euh, Super Bossa Nova, qui、euh, se termine de façon brutale et qui a fait place、euh, au morceau Blessed de l'album Ad Astra, qui lui est paru en 2000.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 Vous êtes à l'antenne de la Radio Campus, de la station des mélomanes, la seule à diffuser du vrai rock à Trois-Rivières. C'est fou. 89.1 FM.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 C'est fou pour l'écouter. Goblin, excellente formation anglaise avec.、Euh, c'est la pièce titre de leur、euh, tout nouvel album. Vraiment fantastique disque qui est paru、euh, un peu plus tôt cette année. Eulogy for the Damned. Vraiment très bon. Et、euh, ce qu'on a entendu juste avant ça, c'est、euh, la pièce qui ouvre ce même disque. Red Tide Rising. Et au début du bloc, on a entendu、euh, Scorpionica, le morceau qui ouvre l album. The Big Black, leur troisième d i s u e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 La semaine prochaine, a r e c Classic, je vais encore une fois avoir le plaisir de recevoir mon ami le Dr. Pendragon qui va faire la sélection musicale dans la deuxième moitié de l'émission. Ça va être très rock, e n'en point douter. De mon côté, je vais vous parler entre autres du nouvel album de Is On. Je vais vous présenter une f a c e complète d'un album v é n é t e classique paru il y a 40 ans, un monument des années 70, soit Schools Out. De Alice Cooper. Je vais vous présenter un groupe anglais obscur des années 70 du nom de Flying Hat Band. Et évidemment, mon ami Simon Fitzbay sera là pour vous présenter les éphémérides du rock entre 11h et midi. C'est donc un rendez-vous. Je vous laisse avec une dernière pièce tirée du tout nouvel album des Montréalais de Grimmskog, un album définitivement tout à fait d'actualité en ce moment.